13 appels non surtaxés.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 Le reportage RMC de Léa Zakari. Et les enquêteurs cernent désormais la personnalité du tueur. Il avait donné rendez-vous à ses victimes via Facebook au McDonald's où s'est déroulée la fusillade. Il s'agissait d'un jeune homme souffrant de troubles psychiatriques fasciné par le massacre d'Anders Breivik en Norvège. Pour Olivier Assis, chercheur en criminologie, le tireur de Munich était d'ailleurs un tueur de masse. Il est intervenu seul sur une courte période, il a voulu faire du nombre et il a laissé des traces sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, il a tout à penser que c'était un tueur de masse. C'est des profils relativement jeunes, ils veulent devenir célèbres, c'est considéré un peu comme un super suicide, c'est-à-dire ils veulent entraîner dans leur mort plusieurs personnes. Ils peuvent aussi intervenir par mimétisme. Là, il semblerait que le tueur ait cherché à copier Anders Breivik, l'auteur de la tuerie de Dutouia, en Norvège, il y a cinq ans. Olivier Assis, au micro d'Antoine Boyer. Une grosse bourde des autorités, évitée de justesse. Vendredi dernier, la police a failli expulser un homme assigné à résidence et donc inexpulsable. Il s'agit de Farouk Ben Benabès, un belgo-tunisien, -Tunis... Belgo proche notamment de Fabrice Klein. Fabrice Klein, c'est celui qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre pour Daesh. Cette histoire tombe au plus mal pour les autorités françaises dans un contexte de menaces terroristes élevées. Rappel des faits, Anaïs Denet. Vendredi, il est 9h du matin quand les policiers viennent chercher Farouk Ben Abbes pour l'expulser du territoire français. Ce vétéran du djihad est vu par les autorités comme une menace réelle pour le pays. Son nom apparaît dans de nombreux dossiers comme l'attentat du Caire en 2009. La menace terroriste particulièrement élevée ces derniers jours précipite sans doute la décision du ministère de l'Intérieur qui oublie une information capitale. L'islamiste présumé est sous contrôle judiciaire. Il ne peut pas quitter le territoire français. C'est une fois installé dans la direction Tunis, alors que l'appareil commence à avancer, que la police aux frontières réagit et évite de justesse une grosse bévue judiciaire. Une erreur que le ministère de l'Intérieur refuse aujourd'hui de commenter.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 C'est sûr que c'est très, très difficile. En plus, j'étais euh, dans la foule. J'ai vu le camion euh, foncer sur nous. Je suis pas retournée là-bas. J'ai une personne dans mon immeuble, elle a dit qu'elle ne revient pas encore sur la promenade. Elle a l'impression de marcher sur les tombes des gens. Il y a quand même une appréhension. Je ne suis pas encore retournée dans les grandes surfaces. J'évite un peu le monde. C'est un traumatisme. Hein. Il faut vaincre sa peur. Autrement, on resterait cloîtrés à la maison. Hein. Et ce n'est pas le but. Nouvelle nuit de tension à Beaumont-sur-Oise Dans l'Oise, un véhicule de la gendarmerie A été pris pour cible Et trois personnes ont été interpellées C'est la cinquième nuit consécutive de violence Après la mort d'Adama Traoré Lors de son interpellation mardi François Hollande, en petite hausse D'après un sondage publié ce matin dans le JDD Il y gagne trois points d'opinion favorable Comparé au mois de juin 17% des français se disent satisfaits du président de la république Contre 21% concernant Manuel Valls 113 km de course entre Chantilly et les champs élysées pour rentrer dans la légende du Tour. Cet après-midi, Chris Froome devrait être sacré pour une troisième fois vainqueur de la grande boucle après ses victoires en 2013 et 2015. Mais le Britannique a tremblé jusqu'au bout à cause notamment de sa chute vendredi, Georges Quirino. Il n'aura pris aucun risque lors des quatre dernières descentes périlleuses de l'étape d'hier. Sous la pluie, Chris Froome, parfaitement entouré par son équipe, a assuré. Le matin, le maillot jaune semblait tendu, comme rarement encore traumatisé peut-être par sa chute de la veille. Son directeur sportif, Nicolas Portal. Il a redonné de prudence quoi. Il a vraiment vu que clairement ce rêve pouvait, pouvait partir en juste pour une bêtise quoi. Donc euh, puis, voilà, l'équipe était solide, donc euh, ça s'est bien passé quoi. En franchissant la ligne d'arrivée, le maillot jaune ne peut s'empêcher de sourire, soulagé d'avoir évité les derniers pièges, ému aussi. J'ai été submergé par l'émotion au pied de la dernière descente. Je savais qu'il ne pouvait plus rien m'arriver. Finir ensuite avec mes coéquipiers autour de moi, j'étais juste heureux. Heureux d'arriver à Paris tout à l'heure en vainqueur pour la troisième fois. Et donc, il y Greg Lemon, Louis Zambobé et Philippe Tis en nombre de succès. Le français Romain Bardet devrait lui terminer deuxième au classement général. Alors peut-il éprouver de la frustration La frustration de ne pas avoir été jusqu'au bout de son exploit finalement Non, estime Cyril Guimard, membre de la Dream Team RMC Sport. « Il a tiré le maximum de ses qualités, qualité de descendeur, qualité de grimpeur. Il s'est énormément amélioré euh, contre la montre puisqu'il a pratiquement fait jeu égal avec euh, ses adversaires. Donc avoir des regrets, euh, non, il n'était pas parti euh, particulièrement sur ce Tour de France pour aller chercher une place de deuxième. » Sa régularité, son intelligence de course lui ont permis d'arriver à ce niveau-là, à lui de, pour les années futures bien sûr, d'avoir peut-être plus d'ambition et celle de gagner le Tour de France. Donc je pense que c'est un tour bien accompli pour Romain Bardet. Et puis on saura ce soir à la fin du tour justement qui sera le porte-drapeau de la délégation française à Rio Teddy Riner par favori face au basketteur Tony Parker pour le judoka champion du monde ce serait un véritable honneur de porter le drapeau de la France C'est une aventure à, à, à vivre je pense c'est quelque chose déjà de grand d'aller aux Jeux Olympiques mais d'être le porte-drapeau wow, c'est emblématique c'est euh, une grosse fierté euh, déjà pour, pour, pour la personne qui va l'être pour le peuple français c'est aussi quelque chose de grand ça me ferait plaisir de le faire mais maintenant c'est pas une obligation si c'est pas moi alors ah oui je serai un petit peu déçu même déçu je vais le dire complètement mais voilà je vais au jeu quand même pour gagner une médaille d'or et je pense que ça doit être ça la première chose à, à penser et il faut rester focalisé dessus Teddy Riner au micro RMC de Morgane Mori Et à Rio, justement, y aura-t-il une délégation de Moscou Rien n'est moins sûr, compte tenu des affaires de dopage. Déjà, les athlètes russes ont été suspendus. Cet après-midi, le comité international olympique dira si, oui ou non, les sanctions sont élargies à tous les sportifs russes. C'est en tout cas ce que souhaiterait Bernard M. Salem, le président de la Fédération française d'athlétisme. Je suis pour la justice. Il ne faut pas y avoir les athlètes privés des Jeux et puis pas les autres sports dans ce pays où on a érigé le dopage comme une espèce, espèce d'instrumentation du sport à des fins politiques. Et donc, il faut que le CIO, qui est quand même le porteur des, des valeurs du sport, des valeurs olympiques, il faut que le CIO aille dans le même sens que la Fédération Internationale d'Athlétisme. Vous savez, quand un athlète fait une bêtise, quand il se dope, il est suspendu quatre ans. Eh ben, un pays qui fait une faute aussi grave doit être aussi suspendu, il n'y a pas de raison. RMC 8h08. Pour l'heure c'est le retour de François Sorel, des experts et des pronostics. Avec un tiercé, excusez-moi monsieur. Euh, un tiercé Carté Quinté Plus cet après-midi à Maison Lafitte. Sébastien arras euh, nous conseille le 10 Belcanto et le 3 Wellek pour cet après-midi. Brahim Masloum reste fidèle au 4v2. Et Laurent Guedard, quant à lui, euh, aime bien le 2 Mogadiscio et le 15 Bajan Triste. Le 10, le 3, le 4, le 2 et le 15.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 Des experts sur RMC, ça va combien vous roulez là? Ah non, mais je regarde jamais le compteur euh, avec ces gens ça, Ça trace, mais... votre auto. Avec cette vitesse, je peux permettre de vous demander où parce que là, euh, je regarde. Là, pourtant, je vous tiens à l'œil. Je vous ai pas vu. Je vous dis je vous ai pas vu. Si je vous vois, je pile sur mes freins. Hein, je mes... les connexions se font. Hein. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 8h10, bon dimanche à vous toutes et à vous tous, merci d'être là. Euh, comme chaque week-end, vous le savez, les meilleurs experts de France se succèdent avec euh, le samedi, pour rappel, le jardin et la maison. Et puis le dimanche, après les animaux, c'est l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour Monsieur François, bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Avant-dernière de la saison, on sera là dimanche prochain, et puis après, euh, c'est les JO qui prennent le relais. Exactement, oui, bah, je pars à Rio faire les JO, ah, voilà. Donc euh, je, je reviendrai fin août pour la, la première d'une nouvelle saison, n'est-ce pas Avec Auréolé de médailles, bien évidemment. Très bien, vous allez revenir avec une Brésilienne ou comment ça va se passer non, non, bah, pas oui. trop Je ne peux, je peux pas vous en parler maintenant, une Brésilienne qui joue au foot, évidemment. Ah, <rire> <rire> Attention, elle peut être poilu. Ça, ça peut prêter à confusion parfois Jean-Luc, enfin bon ça je vous laisse... Je vous laisse juge. Euh, on va passer deux heures ensemble. Ouais, malheureusement. Avec... Malheureusement, oui. <rire> Avec les questions auto au 32 16. Vous avez vu la belle assistante que vous avez oh, là, qui vous apporte le café dans le studio. C'est Laetitia. Hein, bah, ouais. Laetitia, notre veto, qui est allé chercher un petit café à Jean-Luc Moreau. C'est pas mignon, ça. <rire> C'est mignon. Alors, au menu, vos questions auto au 32 auto-rnc.fr. Notre bon plan auto. Jean-Luc, j'ai un accident. Vous oui. me rentrez dedans, par exemple, sans oui. faire exprès parce que vous étiez en train d'envoyer un SMS. Euh, est Je que vous... vous envoyez un SMS voilà. pour dire « j'arrive ». Attention, j'arrive. Et est-ce qu'on doit signer un constat Est-ce est qu'on qu doit remplir un constat Est-ce que le constat amiable est obligatoire ah. Ah, ouais. Moi, j'ai l'impression que oui. Et eh ben, on verra si votre impression est bonne. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Laissez auto, alors c'est un peu la saga Hyundai. Exactement, la semaine dernière, je vous ai parlé de la Hyundai Ioniq hybride. Et je vous ai dit, finalement, elle est 5000 euros moins chère qu'une Prius 4. Elle est plus jolie et elle en fait presque autant. Oui. Et je vous ai dit, mais il y a encore mieux. Il y a encore mieux, c'est l'électrique. C'est la version électrique, parce que Hyundai a sorti également une Ioniq électrique. Donc la question est la meilleure voiture électrique du moment. Non, parce que vous savez que moi, je suis, je vais bientôt changer enfin, de véhicule et je vais bon, prendre un véhicule enfin, électrique. C est, c est un suspense terrible jusqu'à tout à l'heure. Et depuis le début, vous <rire> me conseillez la Zoé. Et est-ce que là, on va peut-être changer d'avis Bon, le, le seul avantage que conservera la Zoé, quoi qu'il arrive, c'est qu'elle est plus compacte. Elle et c'est vrai, vrai ah qu'en oui. ville, ouais. c'est quand même un peu plus pratique qu'une ionique qui est de la taille d'une Prius. Oui, oui, c'est la taille d'une Prius. Donc vous voyez quelle est la taille, taille ah d'une oui, Prius. Ah oui, d'accord, je vous la laisse alors. C'est la, je... la taille <rire> d'une du Nissan Leaf. Oui, d'accord, voilà. oui, la peu concurrente directe de la long. Leaf. Très bien, ça sera tout à l'heure laissé au Et puis en deuxième partie, on va parler du retour de la caravane. Exactement. Mais pas la caravane du tour. Oui. Oui, ben oui, c'est pas, pas, la pas la... non plus un caravane c'est-à-dire on non, va non, pas non. vous faire faire un tour en car et vous Avec raconter des blagues, des blagues à deux de francs non. non mais c'est vrai que la caravane souffrait quand même d'une réputation un peu ringarde mais c'est fini tout ça j'ai l'impression Non mais c'est pas ça, surtout c'est qu'elle a eu la concurrence du camping-car Le camping-car a pris des parts de marché Souvenez-vous, revenez tiens, quand vous étiez petit dans les années 50 il <rire> n'y avait pas de, y de camping-car dans les années 50 ah là là Il n'y avait là là. que des caravanes Il y avait d'ailleurs énormément de fabricants de caravanes à l'époque, le moyen de transporter sa maison en vacances. Bon, la caravane a un petit peu perdu, et là il y a un retour en grâce de la caravane les ventes voilà. de caravane augmentent alors on verra euh, quelles sont les nouveautés en matière de caravane, quelles réglementations s'appliquent en matière de caravane quels sont les avantages par rapport au camping-car puisqu'il y en a bon, il y a des inconvénients également mais il y a mm -hmm. aussi des avantages donc on verra tout ça tout à l'heure et puis dans la deuxième partie de l'émission on, on restera dans la caravane eh oui, mais la caravane Avec du, tour. du Tour de France oh, je vous l'ai euh... faite avant, euh... je vous ai cramé votre blague euh... il avait préparé tout, tout au long de la semaine mais non pas du tout oh, je je suis désolé, jean -Luc. Pas du tout l'arrivée du tour. Alors, le, le, tour de France passe à 50 mètres de chez moi aujourd'hui. Vous voyez? Ah Donc oui. Je va falloir que je me dépêche de rentrer, sinon, j'ai être obligé de pédaler d'ailleurs. <rire> là, vous rentrez plus. Ah eh oui, j'ai une côte, une des, une des plus grandes côtes, enfin, une des plus raides côtes de la de région boeuf. parisienne. <rire> ouais, alors, il y aura <rire> côte de bœuf. Vous, vous avez, voilà, vous l'avez dit. Il y aura côte <rire> pour le tour de France et il y aura côte de, de bœuf à la maison S'il y a des non. cyclistes qui veulent s'arrêter, un petit Je suis pas sûr que ce soit <rire> diététiquement compatible. <rire> Bon, bah, bref. Donc, on parlera du Tour de France. On parlera, en tout cas, ouais. du vélo tout à l'heure. On parlera de la petite reine. Vous allez sans doute faire du vélo pendant les vacances. Des conseils Il y a pour bien faire du Des règles à respecter et bien pour sûr. faire le, du vélo sur la route. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti avec vos questions. 32-16 et on accueille Annick. Bonjour, Annick. Bonjour, messieurs. Bienvenue. Bonjour Annick. Tout d'abord, merci de prendre mon appel et bravo pour euh, votre émission que nous écoutons euh, toutes les semaines. Oh là là, bon. c'est gentil, ça. Non, j'ai une petite question euh, concernant les pneumatiques. Nous possédons un 4x4 x35 de chez Hyundai qui date du mois de mai 2010, un diesel, euh, 57 000 kilomètres. Et lors de la révision au mois de mai de cette année, juste avant notre départ en vacances, mon mari est allé chez le garagiste, et là, on a, il a observé un petit problème au niveau du pneu gauche. Donc la proposition euh, de mon mari Vous était... n'avez qu'un pneu à gauche. En général, il y en a un devant, un derrière. C'est le, le pneu avant ou pneu Avant gauche, d'accord. <rire> et puis là, on a proposé de changer par la route secours et que bon le garagiste a dit que ce c'était pas possible et qu'on devait <rire> changer les quatre pneus. <rire> les quatre pneus pour un seul. <rire> il, vous a vu, il a combien de kilomètres votre véhicule? Il a cinquante sept kilomètres. Et vous avez déjà changé les pneumatiques ou pas? Pas du tout pas du tout ah ouais donc il commence à être un petit peu usé vos pneus de toute façon ouais. alors de, de dire parce que les qu quatre a... pneus c'est jackpot là quand même ah bah oui. <rire> il vous a vu il vous vu arriver il a envie de, je pense qu'il a envie de partir en vacances au soleil cet été il s'est oui. dit tiens ah oui, il, il s'est dit tiens quatre avec pneus. avec Annie je vais lui vendre ouais. quatre oui. pneus je oui, oui, moi aussi je voulais je partir suis en haut mais ça fait une belle petite note ouais, ah oui, quatre ouais. pneus et quatre ouais. roues de secours allez hop allez hop là et je pars en all inclusive alors non ce qu'il va falloir changer de toute façon c'est deux Pneus. Oui. Il va falloir changer deux pneus parce que vous n'avez pas le droit sur un même essieu d'avoir un écart de profondeur de sculpture qui, dé... oui. qui est inférieur à 5 mm. Donc, comme vous avez quand même euh, pas mal de kilomètres et que vos pneus sont plus près de la fin que du début, euh, si vous mettez un pneu neuf d'un côté et un pneu un peu plus usé oui, de l'autre, bon. franchement, c'est pas bon. Voilà. Donc, mmh. euh, il va falloir changer deux pneus. Ces deux pneus neufs, vous allez les mettre à l'arrière. Vous oui. allez repasser les pneus usés à l'avant et votre garagiste qui vous dit, parce que c'est un 4x4, il faut changer euh, les oui. quatre pneus, il aurait raison si vous rouliez avec une Jeep de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ah oui, d'accord. Non, voilà. mais c'est pas le cas. Moi, j'ai une le que... hein égo. <rire> une quoi <rire> Non, Annick, c'est pas vrai. Si, si, mais c'est une miniature. Ah, d'accord. Ah, ouais. Non, mais là, franchement, j'allais venir chez vous direct. <rire> non, alors, Annick, je vous explique pourquoi. Parce que sur ce qu'on appelle un 4x4 permanent, c'est-à-dire avec les quatre roues qui tournent toujours en même temps... Oui. Euh, En général, ces 4x4 avaient des profondeurs de sculpture très importantes, avaient des pneus qui sont adaptés, ce qu'on appelle des pneus mixtes, adaptés au tout terrain et à la route. Et c'est vrai que si vos pneus commencent à être usés et il y a une importante différence de hauteur de pneumatique, puisque quand le pneu s'use, évidemment, d'un coup, il est, il est plus bas. Donc si vous avez des pneus de taille différente à l'avant et à l'arrière, sur un 4x4 permanent, ça va faire travailler. La transmission et sur les 4x4 modernes, les systèmes électroniques vont être un peu perdus. C'est pour ça que sur un 4x4 permanent, on dit de changer les quatre pneus en même temps. Votre iX35, il est tout sauf un 4x4 permanent. 98% du temps, même peut-être un peu plus que oui. ça, il est traction avant. Il est pratiquement oui. tout le temps traction avant. Il va. Alors, Hyundai communique en disant c'est permanent parce que oui. La transmission intégrale, il n'y a pas besoin de l'enclencher, elle est toujours là, c'est l'électronique qui la gère automatiquement. C'est-à-dire que quand vous êtes en virage qui pleut, par exemple, il va, il va compenser, s'il y a une perte d'adhérence d'une roue avant, il va rajouter du couple sur une roue arrière, ça se fait automatiquement. Mais c'est extrêmement rare. Pour préserver la consommation, on est toujours pratiquement en traction. Donc dans votre cas... Euh, le fait de ne changer que de pneumatique va pas perturber outre mesure le véhicule. Sauf si vos pneus, de toute façon, sont euh, arrivés au bout. Alors, je ne sais pas où ils en sont. Hein, je ne suis pas devant votre voiture. Ah, mais vous mais fait on n'a pas, pas le choix. On n'a pas le choix. On l'a fait tout de suite parce que nous partions en vacances. Ah, ah, oui. D'accord. Ouais. Ah, oui, mais vous n'étiez pas obligé. Euh, la prochaine fois... Alors, ce qu'il qu faut faire, en revanche, il y il y y pour de... la suite, ouais. c'est oui. penser à faire permuter vos pneus. D'accord. Euh, là, ils ont, vous avez fait 57 000 km, c'est ça Oui, c'est cela. Donc, à 30 000, vous faites permuter vos pneus Vous passez ah. les devants derrière et ceux de, de, derrière, devant D'accord. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il faut être en tête à queue sur la route. Hein. Ça veut dire qu'il faut démonter les roues et changer les euh, oui, <rire> pneus. Voilà. J'avais même euh, téléphoné au siège, si vous voulez, au service clientèle. Bon, là, euh, bon, euh, ils m'ont simplement dit, « Oui, mais c'est pour votre sécurité, la sécurité ouais. de la voiture ouais, et mais le bon il... fonctionnement. Bon, » C'est ouais, tout à fait commercial, quoi. Non, c'est commercial il peut y avoir, j'ai pas vu vos pneus hein, s'ils sont vraiment usés, il avait peut-être raison de dire qu'il changer les quatre. Hein. Hein. Bon, mmh. Merci en tout cas, Annick merci. pour votre appel. Merci à vous et je sais que vous allez bientôt partir en vacances sous le soleil. J'espère que c'est avec la Fuego et puis euh, passer de bonnes vacances à tous. Mmh. Ouais, ouais, enfin, si Jean-Luc me la pique pas, vous savez que Jean-Luc se moque de la Fuego, mais il rêve de monter dedans ouais, et bah, partir en vacances dedans. C'est qu'un rêve, c'est qu'un rêve. Ouais. Voilà, c'est ça. L'avantage c'est que si François part en vacances avec la Fuego, vous irez à Melun, ça fait moins loin. Parce que vous euh, oui. ne pourrais pas aller plus loin voilà, exactement, sauf si je la mets sur le train. Oui. Ah, ouais, ah, ouais, je ne sais pas s'il l'accepte sur le train n'importe quoi. Merci Adik, à bientôt. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir. 8h20, Jean-Luc euh, on va parler dans un instant de la Mercedes de Marc euh... c'est bien ça, une oui. SLK en plus voilà. pour partir en vacances, un petit cabriolet comme ça, ouais. c'est franchement pas mal c'est presque mieux qu que la Fuego je pense qu'il en... veut vous en faire cadeau d'ailleurs ah, ça serait cool, en tout cas il aimerait savoir si c'est fiable en tout cas un modèle bien particulier euh, parce que je pense que Marc veut se l'offrir d'occasion, on en parle dans un instant 8h20, c'est RMC, le week-end des experts l'auto, 32-16 pour nous joindre à tout de suite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 Le retour du week-end des experts et l'automobile, bien sûr, avec Jean-Luc Moreau à mes côtés. Notez que dans quelques instants, on trouvera la météo. Et les infos de 8h30. Euh, tiens, on a un accident euh, en voiture. Est-ce qu'on doit absolument absolument remplir le constat amiable Est-ce voilà, que c'est est -ce obligatoire, que obligatoire voilà. On verra ça dans quelques instants. Et puis Jean-Luc a testé une Hyundai électrique qui a l'air très prometteuse. C'est la Ioniq. Voilà, on va découvrir ça dans quelques minutes. Mais d'ici là, vos questions, bien sûr. Et on accueille Marc, qui est là. Bonjour, Marc. Bonjour, Jean-Luc. Et bonjour, François. Bonjour, bonjour. Bonjour, Marc. Merci pour ce joli cadeau que vous voulez nous faire. Un SLK. Oui, c'est vrai. 200, 280. Ah écoutez, pour les vacances, c'est idéal. Ce pas la peine. Oh ah ben oui, mais Marc, on la prend. Allez, <rire> on y va. C'est <rire> gentil. C'est gentil. Donc, vous voulez savoir ce qu'on en pense, comme c'est une surprise que vous oui, nous faites Oui, oui. En, en fait, voilà, j'ai choisi cette voiture-là pour... pour... Euh, parce que j'arrive à la retraite et puis, euh, je trouve ça plus sympa que d'acheter une mégane d'occasion. <rire> je crois que vous alliez dire une fuego. <rire> ben non, j'en ai pas trouvé, hein. Enfin, Ah zut! Non, mais parce que, ah, oui, parce que, que Marc est très vrai. respectueux. Mais parce qu'il n'y a pas, il y a qu'une fuego cabriolet qui existe dans le monde. Mais c'est vrai en plus, hein. Y ah il oui, ouais. ouais, y, ah y, y en a une seule. Ouais, il y en a, il y une fuego cambriolet sou... plutôt. Non, non, non. cambriolet, <rire> ça n'existe pas. Ah, ouais, c'est ouais, déséquilibré pour voler une fuego. non, non, il n'y en a qu'une qui a été faite par Euliez Elle a ah été oui, vendue aux oui. enchères, oui, oui. Et, euh, bon, à mon avis, c'est un bon placement, pour le, pour la vie. Il s'appelait Blaise, oui. non? Certainement, ouais. The euh, yes, euh, ah, oui. Yes, blaze. Oui, d'accord. Marc, on vous écoute, excusez-moi. Alors, <rire> oui, allez, -y, okay, allez -y. Donc, euh, voilà, j'ai choisi cette voiture parce que euh, je voulais un, un cabriolet, je voulais une propulsion, je voulais un moteur noble, je voulais pas de turbo, enfin voilà. Donc, un 3 litres V6. Et vous euh, avez propulsion. bien fait, ne serait-ce que pour la sonorité, parce que vraiment, le son de ce moteur, il est superbe. Ah, magnifique, oui. Ouais, bon, c'est pas un moteur très poussé, hein, euh, 3 litres, 231 chevaux. Donc, voilà. ça répond à votre première question, oui. un, un moteur qui est moins poussé aura plus de fiabilité. Bon, la, la Fuego, par contre, elle, elle est très poussée, mais elle est très poussée par ses propriétaires quand elle est en panne, c'est un peu la, la différence. Concentrez-vous sur ouais. la question de Marc. Si <rire> bon. oui, oui, pour oui. revenir à votre question, donc, oui. de, de, de côté fiabilité, c'est plutôt un moteur qui a une très bonne réputation, la voiture en elle-même a également une bonne réputation de fiabilité. Là, vous avez la boîte automatique, 7 rapports sur la vôtre Voilà, j'ai la boîte automatique. Alors justement, je me posais la question concernant l'entretien de cette boîte, puisque la voiture, elle est de, elle est de 2009. Mais elle a combien je, de kilomètres euh, Là, elle a, je l'ai eu, elle avait 29 000 et je dois avoir 40 000. Oh là, elle avait très peu de kilomètres. Vous avez fait, oui, euh, oui, oui, oui, fait une bonne affaire. Oui, oui, oui, j'ai fait une bonne affaire. je J'ai cherché dans toute la France. J'en ai vu plusieurs, plusieurs, et puis voilà, j'ai trouvé la bonne. Bon. Alors, la boîte automatique à 80 000 kilomètres. Euh, peu importe ce qui est écrit sur le carnet d'entretien mais Mercedes en général préconise quand même de faire les vidanges donc vidange de la boîte automatique à 80 000 km par un spécialiste des boîtes automatiques pas par le concessionnaire du coin quoique les concessionnaires Mercedes sont habitués aux boîtes automatiques parce qu'ils en vendent beaucoup et depuis longtemps donc oui. à la limite, eux, on peut leur faire confiance euh, mais je vous conseille plutôt d'aller directement Chez un spécialiste de boîte automatique, une vidange de boîte automatique, c'est extrêmement important pour la longévité de la boîte et la façon dont c'est fait pour la fiabilité de la boîte. Okay. Si dans cette vidange, vous avez des petites particules qui se mettent dans l'huile, votre boîte ah oui. automatique, elle est foutue. Franchement, c'est oui. d'ailleurs pour ça que certains Une boîte constructeurs... automatique de Mercedes a changé, ça doit être sympathique Ah, au niveau hein? prix. Oui. Ah, oui, ça pique ça les yeux. Être, ouais. ça, ça, doit être sympa. Ouais, ouais, ouais, non, ouais, arrêtez bah... de me porter par la poêle. Non, non, non, non, non, non, non Marc, non, non. non. Marc, elle est, elle est fiable, cette boîte. Et, et euh, l'entretien, l'entretien courant, c'est ça, c'est, euh, oui. c'est changer, ouais. changer, changer, changer l'huile tous les 80 000 kilomètres. si mais... vous faites beaucoup de villes ou il faut le faire peut-être un petit peu plus souvent, mais, quel euh, quelles que soient les préconisations, d'ailleurs, des, des, constructeurs. Okay. Puisque... Mais l'huile, l'huile qui a déjà, euh, 7 ans, c'est, C'est pas la peine je faire. Ce... Ouais, faut ah, te... je... faire une oui. vidange. Okay. Comme ça, okay. vous êtes sûr, vous êtes tranquille. Okay. Ça ne coûte pas un million de dollars. Non, Mais la non, vidange, non, non, peut ça... la faire. Marc peut le faire, cette vidange. Je ne sais pas, vous non. habitez dans quel coin, Marc euh, J'habite euh, dans la région de Toulouse. Il euh... est obligé d'aller euh, chez un concessionnaire Mercedes bah, pour Un faire concessionnaire ça, ou pas Mercedes le fera très bien. Même si lui ouais. vous dit non, ouais. euh, bah, ouais. vous insistez. Oui, d'accord. Voilà. D'accord. Il ne peut, il peut bon. pas aller chez un, un, Noroto, alors, un je, je... Non, alors sympa. non, voilà, voilà, surtout pas un centre auto. Euh, non, euh, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Là, il y a quand même un peu d'expertise. Exactement. On va Sur dire. une vidange moteur, on peut aller n'importe où. Oui, c'est oui, franchement pas sûr. compliqué. Sur une vidange de boîte, c'est plus délicat. Donc, aller chez un spécialiste de la marque ou chez un spécialiste des boîtes de vitesse. Sur Toulouse, malheureusement, euh, il y en a sans doute, mais je les connais pas. J'en connais oui. en région parisienne, donc je vous aurais aiguillé en région parisienne, mais ça je, fait un je, peu je, longtemps. Je vais m'enseigner. Et bon, puis, bah, merci, elle merci. est quelle couleur Parce que c'est pour savoir... Pour, ah, bah, euh... Elle les gris, gris-argent. D'accord, ok. Ah bah ah, oui, flèche ah, d'argent. D'accord. Oui, ça tombe oui, bien. bien, vous savez quoi J'ai juste une housse qui est, qui est de la bonne taille <rire> et de la bonne couleur pour la voiture. Merci, euh, Marc. <rire> je pense que plutôt, on devrait faire l'inverse. Donnez votre housse à Marc. Oui, voilà. voilà. voilà. Ça, ça, plus sympa, ouais. ça, ça plus sympa, je pense. <rire> ah, mais il habite Toulouse, c'est loin. Bah non, c'est pas loin, attendez, ah franchement, bon. c'est vite fait. Attendez à Limoges, vous... on fera la, la route. Euh, la <rire> voilà, chacun un petit bout. Voilà. Bonnes vacances Marc. Bah vous aussi, merci et merci beaucoup pour vos renseignements. Allez, au revoir. Merci, au revoir Marc. Bon, Jean-Luc, oui. euh, je disais que c'est la dernière de la semaine euh, de la saison. Euh, la, la dernière de la semaine, oui. La dernière de la saison, dimanche prochain, oui. mais on se voit on avant... vendredi. Ouais. On se voit pour le grand rush. Ouais, ouais, on se voit vendredi, on va parler de plein de trucs sympas. Bon, on va essayer. Oui. Alors vous savez que le grand rush, c'est le rendez-vous annuel d'RMC où on vous accompagne sur la route de vos vacances. Euh, L'année dernière, j'avais fait 20, 24 heures. Là, je pousse un petit peu plus loin le bouchon. Euh, sans mauvais jeu de mots, hein, avec le grand Rush, euh, je vais, je, on, on, va on va tenter 30 heures. Oui, voilà. Il y aura un médecin. Il y a quelque chose. Il y a le Samu qui est prévenu. Mais, oui, bien sûr, bien sûr. Mais le je trouve je trouve, je trouve élégant cette façon qu'a RMC de se débarrasser <rire> de, de vous, <rire> vous, en vous, en vous usant jusqu'à la corde. Et, et il okay, est mort. Ouais. Il va mourir à l'antenne, mesdames, messieurs. Je vous oui. conseille d'assister à ça. Comme ça, ça sera, sera un grand moment de radio. <rire> Comme Dalida, ouais. qui voulait mourir sur scène. Oui, bah oui. Voilà, c'est ça. Bon, le grand Roche ça sera vendredi prochain, à partir de. 14 heures. Et si vous êtes sur la route euh, à partir de vendredi prochain jusqu'à samedi, n'hésitez pas à participer au Grand Rush pour devenir reporter d'un jour. Vous passerez l'antenne, vous nous direz comment ça roule et on vous offrira de beaux cadeaux high-tech à des euh, smartphones Samsung et plein d'autres belles surprises. Euh, si ah bah, vous je vais voulez... peut prendre la route, moi, à la place. Hein. <rire> si vous voulez enfin participer, 3216 ou grandrush.rmc.fr. A tout de suite après la météo et les infos. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook Votre auto sur RMC. Même en vacances Faites preuve de bon sens numérique. Même en vacances, faites preuve de bon sens numérique. Même en vacances, faites preuve de bon sens numérique. Cet été, qu'importe le temps, AXA Prévention vous le répétera encore et encore, parce que nous tenons à vous. Vos informations privées sur les réseaux sociaux intéressent aussi les délinquants numériques. Soyez vigilants.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 L'heure de la météo sur AMC La météo avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin Bonjour François, bonjour à tous Toujours la même tendance ce dimanche côté ciel Même si ça va un petit peu mieux quand même hein. Dans le détail, l'est du pays garde encore un ciel chargé quand même. Des frontières du nord à la région Pacaille en Corse, les nuages restent prédominants Mais donnent de moins en moins d'averses Des gouttes surtout localisées sur les reliefs Et le, la côte d'Azur cet après-midi Des coups de tonnerre aussi possibles encore sur le Jura Les Alpes et le Relève Corse Ailleurs, ciel nuageux aussi sur la Bretagne et les côtes normandes Aujourd'hui un peu de brouillard en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 fait de l'action du président de la République contre 21 qui le sont de celle de Manuel Valls. En formule 1, Grand Prix de Hongrie, cet après-midi, Nico Rosberg sur Mercedes partira en pole position pour la quatrième fois de la saison. Juste derrière, il y aura son coéquipier Lewis Hamilton. Romain Grosjean sera lui en 11e position. RMC 8h32 tout de suite. François Sorel et les experts. Merci beaucoup Claire, Jean-Luc Moreau toujours à mes côtés. Jusqu'à 10h pour répondre à toutes vos questions auto. N'hésitez pas à nous joindre 3216 ou auto@rmc.fr À tout de suite. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Alors Jean-Luc, caravane ou camping-car Parce que là franchement il y a débat. Les vacances sont là, on a envie de passer les vacances un peu en liberté. Rien ne vaut une caravane ou un camping-car. Eh bien, tout à l'heure, on prendra, nous, le camp de la caravane. Exactement, parce qu'on a déjà parlé camping-car oui, et je me suis ça, rendu oui. compte qu'en 12 ans, on n'avait jamais parlé de caravane. Mais comment est-ce possible Et vous savez qu'en France, il y a plus de caravanes que de camping-cars qui circulent encore. Oui, c'est dingue ça. Et les avantages de la caravane, c'est quoi, par exemple Alors déjà, les inconvénients du camping-car, c'est qu'il y a de plus en plus de villes qui interdisent l'accès des camping-cars. Oui. Déjà, ça, voilà, comme Mais ça. Mais les villes n'interdisent pas les caravanes. Alors, vous pouvez toujours essayer d'aller stationner votre caravane sur la place de l'hôtel de ville à Paris. Je pense que Anidalga va risque, faire, ça risque va faire rigoler Anne Hidalgo assez ouais. rapidement. Voilà. D'accord. Bon, le, le camping-car, <rire> vous savez, c'est que l'avantage c'est qu'il peut se déplacer relativement facilement. La caravane c'est un petit peu plus compliqué, plus compliqué de la passer d'un endroit à un autre. Mais ouais. en revanche, une fois que vous êtes arrivé à destination, le gros intérêt de la caravane c'est que vous posez la caravane et, et il oui. vous reste votre voiture pour vous déplacer. Exactement. Et avec la voiture, vous pouvez aller partout. C'est un petit. Que... C'est comme, euh, c'est un petit appartement mobile, quoi. Exactement. On je... en parle tout à l'heure, Jean-Luc. Spécial caravane. Et puis, on évoquera aussi le vélo. Est-ce que vous connaissez bien les règles pour circuler à vélo Tiens. Euh, on en parlera avec notre invité. Le 32 16, auto-rmc.fr. N'hésitez pas à nous joindre. Et avant de retrouver l'essai de la semaine et notre bon plan auto, c'est André que nous accueillons. Bonjour André. Oui, bonjour. Bonjour André. Bienvenue André. On vous, vous écoute. Bonjour euh, tous les deux. Euh, Dites-moi, euh, je vous poser une question. C'était pour savoir Parce que j'ai possédé une 208 que j'ai achetée y a, au début de l'année, elle a 1400 kilomètres, et, et la consommation, je trouve que c'est élevé, elle fait entre 8 et 9 litres au 100. Alors attendez, vous avez quoi comme moteur dessus, un V12 <rire> Non, euh, c'est divisé par 4. Ah ouais, vous, avez, vous avez quoi, c'est un moteur essence, c'est quoi C'est essence, essence avec euh, trois cylindres quoi. Alors, vous avez quoi euh, Le 3 cylindres, euh, le PureTech 110 euh, chevaux C'est avez... Qu -ce... quoi exactement votre moteur C'est PureTech 110 chevaux, c'est ça. PureTech 110 chevaux, et vous consommez entre 8 et 9 litres Oui, voilà, c'est une boîte automatique. D'accord. Alors non, mais ça... En plus, les boîtes automatiques sur ces nouveaux moteurs sont des boîtes modernes. Il n'y a pas de surconsommation... pas de surconsommation par, par, rapport, à... par, du par manuel. rapport à une boîte normale. Mais vous habitez en quelle région, André Ça me paraît oh, complètement euh, fou. No. Pardon ah, Tout... no. Tout long. Non, Bordeaux. Bordeaux, ah, ah oui, Bordeaux. Non, vous savez, ouais. on entend mal, on est un peu sourd avec Jean-Luc. <rire> on croyait vous disiez Toulon depuis tout à l'heure. Mais Bordeaux, non, Bordeaux, vous habitez sur la, le long de la côte, il y a du vent à 140 km/h, vous, vous roulez toujours de face, c'est ça Non. Ça, euh, franchement. Oui, oui. Non, il roule dans les vignes, André, c'est pour ça, ça ralentit. Ah, mais quand vous parlez de la consommation, c'est pas, pas la consommation de la voiture. <rire> vous faites 8 litres au 100, mais un peu comme François. Lui, il fait oh. jusqu'à 15 litres au 100. Jean-Luc, attention, s'il vous, vous plaît. Mais pas roule alors, si, il roule à l'éthanol, alors. S'il vous plaît. C'est plus écologique. Elle, elle boit. Non, franchement, c'est vrai que là, ça je, fait un, beaucoup. je suis un peu étonné, ça fait beaucoup. Parce que moi, avec cette voiture-là, je suis à 6 litres de moyenne. Oui. J'avais peux... compris une fois, parce qu'une fois vous en aviez parlé, oui. et vous avez fait des, la montagne de la... Enfin, euh... Oui, oui, oui, non mais j'ai euh, roulé assez souvent avec cette voiture que j'apprécie beaucoup, parce que oui. c'est un moteur que j'aime beaucoup et qui oui. se marie très bien avec la boîte automatique. Mmh. Vous auriez eu une boîte mécanique, je vous aurais dit, bon... Euh, C'est que vous passez pas les rapports au bon moment, c'est que vous faites pas ce qu'il faut mais là la boîte automatique, vous la mettez pas en position sport, vous êtes bien sur la position normale. Oui oui, normale bien sûr. Oui, oui. Vous... Il y a deux, <rire> deux positions, il y a la, la neige et le sport. Oui oui, vous, vous pensez à desserrer le frein à main. <rire> Jean-Luc, euh... Arrêtez non, taquine, André. Euh... Essayez de taquiner André, essaye de sais répondre pas. à sa question. J'essaie de trouver. Est-ce que vous avez pris une option avec des roues de plus grand diamètre et des des pneus non, plus non. larges Non plus. Non plus. Donc il il y a, y a euh... Est-ce que ça peut être un défaut De, du véhicule. Est -ce que on... Alors, elle est pas rodée déjà. Bon, bien que les moteurs aujourd'hui, les moteurs modernes se rodent plus comme on faisait du rodage autrefois avec les vieilles bagnoles. Hein. Mmh. Ça a plus rien à voir. Mais il est possible que la consommation baisse dans des proportions importantes euh, dans les dans les milliers de kilomètres qui vont suivre. Donc, faut attendre un peu. Mais moi, je m'en inquiéterais quand même auprès de mon concessionnaire. Je sais pas. Ça peut être un souci au niveau du filtre à air. Il peut, il peut peut y avoir un léger problème ou alors vous ne faites que de la ville ou que des petits trajets urbains et ça expliquerait cette consommation euh, qui est relativement élevée oui. au regard du véhicule que c'est parce qu'une 208 ça reste une petite voiture le 1 litre 2 PureTech c'est un des moteurs turbo-essence les plus économes en carburant mmh. et la boîte EAT6 qui est montée sur ce moteur est une boîte moderne de dernière génération avec un convertisseur de couple verrouillable, voilà, ça c'était très technique, mais qui permet d'afficher des consos souvent même inférieurs aux boîtes mécaniques, mmh. puisque la boîte automatique fait toujours ce qu'il faut pour économiser le carburant, et que, alors que le conducteur euh, s'il n'a pas été formé à un minimum d'éco-conduite, peut faire, peut faire des, des choses à l'envers, voilà. Donc là, je suis franchement... J'ai pas, j'ai pas la réponse, André. Euh, malheureusement, je peux pas vous la donner par téléphone. Mais par contre, c'est vrai que c'est, c'est, plus que, que la moyenne. C'est plus que la moyenne pour ce véhicule-là. Euh, oui. Bon. Après, peut-être que André, elle un peu. Alors, faut rouler un petit peu. Non, mais c'est pas ça, mais il faut rouler un peu. Là, la voiture, elle a, <rire> à la 1000, je sais plus combien, André a 10 kilomètres. Euh, roulez oui. un peu. Faites, faites un ou deux longs trajets. Puis, vous oui. voyez, après, si ça continue, si, si la, la consommation est toujours aussi importante, 8 litres et, et inquiétez-vous-en auprès de votre concessionnaire. 8h38 Jean-Luc on va retrouver tout à l'heure l'essai de la semaine ce sera la Hyundai Ioniq électrique alors si vous êtes infidèle de ce rendez-vous auto vous l'avez remarqué la semaine dernière on avait évoqué le modèle hybride qui déjà vous avez bien tapé dans l'œil. exactement voilà. là on s'attaque à un autre modèle c'est l'électrique pur c'est la même voiture à peu de choses près voilà. mais, mais au mais lieu d'avoir un moteur thermique et un mmh. moteur électrique elle n'a que un moteur électrique et le secret est là Une grosse batterie. Eh oui, dans bien temps. sûr. On en parle dans quelques instants, mais auparavant, notre bon plan auto donc, de cette semaine. En cas d'accident de la circulation, la rédaction d'un constat amiable est-elle obligatoire, les amis Alors, on va faire un petit sondage. François Sorel, vous répondez. Écoutez, euh, je pense que oui, je pense que c'est obligatoire. Bon, eh bien, rendez-moi votre permis de conduire, alors, puis vous irez repasser le code. Donc, c'est pas obligatoire. Légalement, la rédaction d'un constat amiable n'est jamais obligatoire. Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, vous êtes obligé de communiquer l'identité de toutes les personnes impliquées dans l'accident à votre assureur. Et s'il y a des blessés, vous êtes obligé de prévenir la gendarmerie ou la police mmh. qui fera de toute façon un constat, un, un rapport de police. Donc, Le constat amiable, en fait, est un, une convention entre automobilistes qui permet de simplifier les démarches. Oui, voilà. Mais ça n'est pas obligatoire. D'accord. Alors, si vous décidez de ne pas faire de constat amiable, en revanche, ce que je vous invite à faire, c'est demander une lettre de désistement aux tiers impliqué dans l'accident pour dire, voilà, on ne fait pas de constat amiable. Parce que vous pouvez dire, on n'en fait pas. Ça peut être plus... Un... Vous faites le calcul. C'est vrai que parfois... Euh, on a des franchises qui sont très élevées. Vous avez un petit accrochage et vous n'avez qu'un feu de cassé, par exemple, et vous rendez compte que ça vaut 50 euros et que vous pouvez le changer vous-même. Mmh. Ça sert à rien de faire un constat amiable si vous avez une franchise de 500 euros. Donc, on peut très bien se mettre ouais, d'accord. Enfin, si on a abîmé la voiture qui est... Bah, adotée... Vous avez abîmé le, le feu arrière de la voiture devant et ouais, puis ouais. vous, vous, le vous, le rem de vous votre poche, remboursez quoi. exactement, vous remboursez la personne non, mais à ce on et on pas, au final... On fait pas de constat. On en fait pas de constat, mais si euh, le monsieur là décide d'un coup que euh, sa voiture était tordue et qu'il va vous mettre ça sur le dos et que de son côté, il fait un constat qu'il envoie à son assureur. Vous n'aurez pas vous de constat et vous n'aurez pas de preuve que mmh. la personne en question avait décidé de ne pas faire de constat. Donc vous avez tout intérêt à demander une lettre de désistement. Maintenant, après, si vous décidez de faire le constat, alors un constat, premier, premier conseil, ayez toujours... Alors aujourd'hui, il y a le e-Constat, vous savez, on peut, avoir, on peut même télécharger l'application au ouais. moment de l'accident, je ne vous conseille pas de le faire. J'avais déjà stressé, c'est à Oui, ouais, c'est assez, compliqué, assez compliqué, compliqué. Il vaut mieux avoir un constat papier ouais. dans la boîte à gants que vous aurez pré-rempli. Mmh. comme ça on gagne du temps c'est pas que vous gagnez du temps c'est que en général même quand on a un accrochage on est quand même un peu stressé quoi. Mmh. à moins d'être un sociopathe total euh, forcément ça a une influence sur vous donc on est un peu paniqué on... il faut pouvoir se concentrer sur les faits et se libérer oui. de tous les trucs donc genre on remplit euh, numéro... tout notre côté, vous remplissez votre côté la police d'assurance le, en fait, voilà, tout, le tout modèle du peu, véhicule euh, tout ce qui est un peu casse-pied à faire oui, vous, oui, vous, oui. vous le pré-remplissez et comme ça ça permet de vous concentrer Euh, sur le le, le, le oui, constat lui-même, il faut le, il constage. faut remplir le recto, le verso c'est vous le remplissez tout seul après. D'accord. Mais vous devez remplir avec la personne à qui vous avez eu l'accident le recto. Pensez bien que chaque case de cocher, vous savez, des petites cases dans le milieu du du constat amiable, chaque case de cocher a une importance capitale. Ah oui. hein si vous cochez une case en trop, par exemple, et vous n'étiez pas responsable, mais vous la cochez quand même, que l'autre personne dit « oui, mais vous, euh, vous n'aviez pas le droit de faire ça, donc on coche ça euh, », oui. les responsabilités changent complètement. Donc pensez bien à, à, à bien vérifier ça. Signez évidemment les deux en bas euh, le fameux constat amiable. Parfait. Euh, Jean-Luc, on va revenir dans un instant. Il est 8h43, on va retrouver l'essai de la semaine, donc la Hyundai Ioniq. Euh, version électrique. Et puis on aura Teddy qui sera avec nous, qui cherche à acheter un véhicule avec un budget de 11 000 euros et 30 000 kilomètres euh, de route par an il fait. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut représenter en termes de, de véhicules. Le 3216 auto-rmc.fr. Vous restez avec nous bien sûr, on est là dans une minute. Le week-end des experts sur RMC, votre auto sur RMC, la fête c'est chez moi Au Brésil pour les Jeux Olympiques Rio 2016 RMC, diffuseur officiel des Jeux Olympiques Rio 2016 Envie de parier Ouvrez vite votre compte sur PMU.fr En ce moment, jusqu'à 170 euros offerts À vous de jouer PMU.fr, accessible également depuis votre mobile Détail de l'offre sur PMU.fr Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, c'est au 32 16. 45 centimes la minute. Et au 7 32 16. 65 centimes par envoi plus près du SMS. RMC jusqu'à 10 h Votre auto. Votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel. Nevermore, le Car, le week-end des experts l'automobile, le 32-16 ou bien auto pour joindre notre spécialiste auto qui m'accompagne tous les dimanches 8-10. Jean-Luc Moreau, bien sûr. Euh, avant de retrouver Teddy, Jean-Luc, c'est notre essai de la semaine et c'est donc la Hyundai Ioniq ah oui. modèle électrique. Alors attendez, on va le refaire parce que là, le coup du démarrage, ça va pas, ça marche pas quoi. La voiture électrique. Ah oui, j'ai véhicule euh, oui, électrique. Ah oui. euh, ah, je si tu mets un moteur Alors, euh, non, non. essence, ah. euh, comment on va faire <rire> parce Donc que le problème, il va avoir du mal à trouver le bruit parce que ça fait mmh. pas de bruit. Oui, c'est vrai que ça fait pas de ben, un bruit de raso rasoir électrique, quoique ah oui. cette voiture n'est pas du tout rasoir. Pour euh, commencer par la conclusion. Ah voilà, tiens. Voilà, ça y est. Ah, voilà. Ça y est. voilà. Donc Vous avez ça le est comme est fort Un court. -circuit. Alors, ça c'est plus un court circuit alors que cette voiture là plus <rire> ne peut faire plus que des courts circuits, elle peut faire des longs circuits. Oh là là là ah, là, là, là on juste arrêtez, juste arrêtez. après. Alors, non, j'étais plus. La semaine dernière, on a parlé de la version hybride de cette Ioniq, il y aura mmh. même une hybride rechargeable prévue pour 2017 et il y a cette version 100% électrique. Alors, elle se distingue par une calandre Qui est fermé à l'avant, puisqu'il n'y a pas de moteur thermique à refroidir, et par des roues de 16 pouces. Souvenez, la semaine dernière, je vous ai dit, il manque des roues avec une taille raisonnable à cette ioniques, parce qu'on ouais. est soit en 15, soit en 17. Là, l'offre 16 pouces existe sur la version électrique. Dans les différences, qu'est-ce qu'il y a également Le coffre est un tout petit peu moins spacieux que sur la version hybride. 455 litres, ça reste raisonnable au lieu de 550. Pourquoi bah parce qu'elle elle accueille une grosse batterie lithium ion polymère de 28 kWh de capacité. D'accord. Dans la catégorie, à... ouais. Voilà. Alors une une Zoé 22 oui. kWh 22 et kWh. la grosse Leaf avec la batterie euh, de la de dernière Nissan, génération hein. voilà, 30 kWh. Mais, mais mais mais cet accumulateur fabriqué par LG, leader mondial dans il reste euh, entre Corée. hein. Exactement est un accumulateur de dernière, dernière génération. Donc, il est plus léger, il est moins encombrant. Mm -hmm. euh, vous voyez, ça commence déjà à avoir ça des bon. avantages. exactement. Ça et, bon. et, et il offre une plus grande puissance, quand on a parlé de la capacité, il offre une plus grande puissance que l'accumulateur qui est dans la Nissan Leaf. Ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord que cette voiture, puisque je vous ai dit la batterie elle est plus moderne, donc la voiture est plus légère. Elle fait 1420 kg. Pour un véhicule, c'est une centaine de kilos de moins. On va toujours comparer à la LIF que la LIF. Elle a un moteur plus puissant, il fait 120 chevaux avec un couple plus important, 295 Newton mètres de couple. Ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez une voiture électrique, une, une, qui a une, une voiture une, de sport qui a une sacrée patate. Et voilà, c'est ça. 0 à 100 9 secondes 9, 9, mais ce qui compte surtout c'est sur les premiers mètres uh -huh. entre 0 et 50 km/h, vous allez gratter tout ce qui roule quoi. <rire> euh, celui avec sa Porsche 911 au feu rouge vrai. qui va vouloir faire okay, la course okay. avec vous, euh, il va il, va, il, il, il va, va comprendre sa douleur. Il va pleurer, il va pleurer. En plus cette voiture, alors Déjà sur la version hybride, le châssis est remarquable et offre une excellente tenue de route. Là, vous avez une batterie lourde qui est très près du sol. Ça veut dire que vous avez baissé le centre de gravité. Et la voiture autorise presque une conduite sportive. Ce qui, dans la catégorie, est absolument incroyable. En plus, autre particularité par rapport aux concurrentes électriques, c'est que vous avez un système de régénération à la carte qui s'active à partir des palettes au volant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que sur la position zéro, vous n'avez pas de frein moteur. D'accord. Quand vous lâchez le pied, c'est de la roue libre. Mais mm -hmm. quel intérêt L'intérêt, c'est qu'avec de la roue libre, vous faites plus de kilomètres, puisque c'est de l'énergie... Euh, la, la meilleure énergie c'est celle qu'on qu gaspille pas hein. donc là vous conservez l'élan on sait bien qu'en vélo le, le, la meilleure façon d'aller plus loin sans se fatiguer c'est d'avoir une roue libre et de conserver l'élan donc sur la phase, donc si on est en descente en fait on peut aller très loin quoi. vous pouvez aller très loin mais même sur le plat vous lâchez le pied et vous, et vous gardez l'élan la voiture garde oui. Alors, ensuite vous pouvez régler la régénération donc ouais. régler donc là le, ça va le... freiner enfin, un là, peu le mettez mais on recharge mais vous rechargez alors l'intérêt c'est quoi c'est quand vous mettez sur la position 4 la position 3 en fait c'est 0 à 3 quand vous mettez sur la, la position avec le plus de freinage électrique oui. l'intérêt c'est que si vous circulez en ville par exemple là vous vous en fichez d'avoir de la roue libre L'intérêt, c'est que vous ne conduirez qu'avec la pédale d'accélérateur. Parce Mais que oui. quand vous relâchez. l'accélérateur, elle freine. Exactement. Mais en freinant. Et en freinant, vous récupérez. un peu d'électricité. Vous, ré, vous récupérez l'énergie. D'accord. Cette voiture, elle a une grosse particularité. Mais on ne peut pas recharger la voiture comme ça. On non, on ne pouvez pas. Non. On gagne quelques pourcentages. Si, quoi. si vous faites 50 km de descente, vous allez recharger complètement la batterie. D'accord. Voilà. Elle a en plus une consommation électrique. C'est ça qui est important. On en parle assez rarement sur les voitures électriques. Le rendement énergétique, Et pas le même, c'est comme sur une voiture thermique. Vous avez vous en avez dans la même catégorie oui. qui consomme plus que d'autres. Celle-là mmh. ne consomme que 11,8 kWh au 100 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en cycle normalisé, on annonce 280 km d'autonomie. Dans la réalité, on est réellement, et j'insiste sur le réellement, entre 200 et 250 km. Ça veut dire ce que c'est plus, c'est ce qui est plus, c'est plus, plus que c'est tous les véhicules de la concurrence. Tout à l'heure, on évoquait la Nissan Leaf avec la grosse batterie de 30 kWh. une oui, Leaf oui. consomme plus que celle-là. Oui, Donc une Leaf, n'arrive Elle 250. arrive maxi à 200 km. Oui, voilà, Là, on est à mini à 200 km. On peut aller jusqu'à 250. Ça veut dire qu'on va avoir dans, dans le, le cas de figure le plus favorable 50 km de plus d'autonomie. Vous, vous rendez compte 250 km. Oui. Elle a encore une autre particularité cette voiture, c'est que outre La charge en 6,6 kW. Alors, vous pouvez charger sur une prise 220 classique, ça prend du temps. Ensuite, vous avez 6,6 kW. Ça, c'est déjà un, un chargeur embarqué puissant. Ensuite, vous avez 50 kW. Ça, c'est ce qu'on appelle la charge rapide. Et là, vous avez même 100 kW de possibilité de charge. L'intérêt de la batterie dernière génération, comme je disais tout à l'heure. Ça veut dire que quand il va y avoir des bornes adaptées, vous pourrez faire le plein. En 20 minutes. Ah ouais, ça cool. Donc ça commence à être mmh. intéressant si on veut faire. Mais aujourd'hui, ça et... existe pas. C'est bornes Alors vous avez Tesla qui en fait, mais on peut brancher que euh, oui. une Tesla sur une borne Tesla. Donc mais ça sert à rien. Mais peut-être que demain Tesla, dont sa grande mansuétude va permettre d'en en, le payant, bout, en fait. Voilà. Non, mais ça c'est rien. Ça, ça c'est rien. rien. Ah ouais. Après, c'est du dialogue entre la voiture et la borne, ouais. et puis une, une prise adaptée. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas mmh. D'autant que euh, les... tout le monde s'est mis d'accord sur un standard de prise. alors Il manque quelque chose. Le prix. Ben oui, le prix. Le prix. Avec la batterie, ce, cette voiture est vendue 35 000 euros. 35 000 euros, c'est moins cher que les concurrentes. Vous pouvez avoir, vous avez 6 300 euros de bonus écologique. Et si vous mettez un vieux diesel, par exemple une 10. fuego diesel mm -hmm. au placard, vous pouvez avoir 10 000 euros. Donc ça vous remet la mais voiture. Mais c'est plus cher à, que la Zoé quand même. À 25 000 euros, oui, c'est plus cher que la Zoé. Mais la Zoé, vous louez la batterie tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, si ouais. vous faites un petit peu de kilomètres dans l'année, tous les mois, vous payez 79 euros. Là, vous avez une voiture... Oui, mais il y a presque 10 000 euros d'écart entre une... une oui, une mais et et quand vous avez euh, chaque année euh, euh, presque 1000 euros de location de batterie... Ouais. Euh, bon c'est sur 10 ans qu'on a morti, hein. Ouais. Mais Après, ce C'est pas la, la même véhicule catégorie grand, de véhicules. Voilà, est, elle, est... Est, elle, est, elle est mieux équipée, ouais, ouais. euh, c'est une vraie 5 places, il y a un grand coffre. C'est pour moi, aujourd'hui, le meilleur véhicule le... électrique. Euh, si on accepte les Tesla qui sont franchement oui. sur une autre planète, c'est le meilleur véhicule électrique disponible sur le marché. Parfait, merci Jean-Luc. Allez, on enchaîne avec Teddy maintenant. Bonjour Teddy Bonjour à tous. Bonjour Teddy Bienvenue. De, de Montréal. Vous êtes un fondu qui travaillait avec la dynamite, non C'est ça Non, pas du <rire> tout. <rire> Alors j'avais une, une petite question. Euh, ça fait deux semaines que j'hésite avec euh, deux véhicules. Oula J'arrive pas à me décider. Ah, ouais Alors ça serait soit un C4 deuxième génération, euh, IHDI 115. Alors attendez, soit... un C4 quoi Picasso <rire> Non, C4, euh, la, Berlin Compact. la berline compacte. D'accord, la berline Soit un Scénic euh, 3. Euh, motorisation 1.9 DCI 130 ou le 1.6 DCI 130. Et niveau fiabilité, euh, je ne sais pas ce que, que valent ces voitures. Et donc, j'hésite beaucoup. Les deux sont pas mal. Euh, vous faites beaucoup de kilomètres chaque année Ça justifie l'achat euh, d'un je... diesel Moi, ouais, Je fais entre 30 et 35 000 km. Ouais. Bon, Donc, c'est donc bon. Euh, bon. Dans les deux cas, vous ne faites pas de la ville Pas trop ouais, très, très, peu. très peu. Très peu. Bon, ben voilà, vous êtes typiquement... Alors, je comprends pas, vous hésitez entre une berline et un monospace Alors... Parce que euh, disons que la berline au quotidien, enfin, la berline au quotidien serait, plus, serait plus pratique. Mais bon, j'ai un petit garçon et j'ai un chien. Et ça aurait que quand je pars en vacances, le Scénic serait peut-être plus approprié. Mais au quotidien, je, je pense je que sais. la C4 serait... C'est très français ça, de se dire une fois par an, je pars en vacances, donc je prends une grosse voiture. <rire> oui, non, disons que je fais, une fois par an, je pars très loin et je prends, je prends beaucoup d'affaires. Donc euh, la voiture risque d'être euh, surchargée. Mais... Bon, c'est pas, pas du tout le même modèle de voiture. Un ouais, mais... Scénic 3 au quotidien, ça va, c'est utilisable. Hein. Euh, y a, et et le, alors le moteur 16 litre DCi, il a <rire> Il a un défaut quand on fait de la ville. Bon, hormis le fait que c'est un diesel, c'est qu'il est un petit peu creux tout en bas. Mais si vous faites que de la route, c'est un moteur qui a la pêche, qui est franchement très agréable et qui est fiable. Donc, euh, mon choix irait plutôt... Euh, vous me dites c'est plus pratique la C4, mais en fait, je sens bien dans votre discours que vous avez envie que je vous dise <rire> qu'il faut prendre le Cénic. Donc... <rire> ouais, non, non, un Cénic 3, c'est bien, hein, franchement. D'accord. Et, et pourtant, et en je, en suis pas, euh... je suis pas monospace. Eh bien, plutôt le 1,6 6 si si dans votre choix vous avez ça plutôt le 1,6 six, qui est un moteur qui a vraiment de la pêche alors si vous faites de la route, c'est vrai que c'est plus intéressant comme vous faites beaucoup de kilomètres par an mm -hmm. c'est oui. vrai que c'est plus agréable que le 1,5 5 DCI. d'accord, ok, et eh bah super alors et eh bah ben, bon, voilà Merci beaucoup. Teddy, vous transportez des nounours, non? Euh, non, mais je vais, vais peut-être le faire. Merci, Teddy, en tout cas. Merci. merci, merci à vous. Bonne vacances. Bonne vacances. À bientôt. Au Et si, tout okay. comme Teddy, vous voulez poser votre question, auto, c'est le moment ou jamais. 32 16 ou bien auto-rmc.fr. Euh, tiens, on part tous en vacances, on prend la voiture et parfois on a des comportements en voiture qui sont pas terribles. Euh, c'est justement vous la voulez, question. Vous de... voulez vous allonger sur le divan et nous raconter ça La François question de Luc mail. <rire> Écoutez bien, Jean Luc, parce que là vous allez beaucoup moins rigoler. Luc nous dit ma femme qui est à côté de moi lorsque je conduis, met souvent ses pieds sur le tableau de bord, car c'est confortable et qu'elle peut allonger les jambes. Ouais. et oui, c'est vrai que c'est bien. Ouais. on peut dormir, ouais. on peut dormir Mille, sauf qu'en cas d'accident elle les allongera plus jamais ces alors voilà lui qui dit que c'est très dangereux ah, extrêmement. pouvez-vous expliquer à ma femme pourquoi, parce qu'elle ne me croit pas voilà, alors avec une Fuego c'est dangereux mais ça l'est moins et avec une voiture moderne c'est-à-dire équipée d'un airbag passager en plus l'airbag passager Euh, je sais pas, vous qui avez souvent des accidents vous avez sans doute remarqué qu'il est extrêmement volumineux l'airbag passager et quand ça se déploie, ça se déploie avec une force importante, il y a des gens qui il y a des conducteurs qui parfois ont le nez cassé par le, oui. le déploiement de l'airbag surtout si on a des lunettes sur le nez on risque d'avoir le nez cassé alors imaginez que vous ayez un accident En ayant les jambes oh là là. déjà je, je, vous vous pas, voilà. je vous même pas imaginer l'image voilà hein. déjà vous n'aurez aucune retenue parce qu'en général quand on, on, on voit qu'on va avoir un accident euh, on serait dit sur ses jambes là vous ne pourrez pas le faire donc ça veut dire que vous allez être projeté encore plus violemment en avant vous pouvez passer pourquoi pas sous la ceinture mmh. et puis surtout l'airbag Euh, qui va se déployer avec une force, franchement, c'est une explosion, hein, le déploiement d'un airbag, ouais. et avec un gros volume pour l'airbag passager. C'est-à-dire qu'il va exploser en fait sur les jambes. C'est pas qu'il va exploser sur les jambes, c'est-à-dire qu'il va exploser sous vos jambes, c'est-à-dire qu'il va faire faire à vos jambes le trajet inverse de votre corps. Donc on se doute bien de ce qui ouais, peut ça. se passer. Pas terrible. Euh, sauf fait à gymnaste contorsionniste et à avoir une souplesse extrême dans les articulations, ce oui. qui va se passer, vous allez avoir des fractures sur les jambes, des fractures du bassin, ça va juste être une catastrophe. Donc, euh, poser ses jambes sur le tableau de bord en se disant c'est une bonne idée, non, c'est tout sauf une bonne idée. franchement. Et euh... pourtant, Dieu sait si on voit les gens. Hein Surtout en ces périodes estivales pour aller à la plage. Oui, oui, oui, ouais, ouais, euh... qui, qui, qui font un petit peu n'importe quoi, ça, c'est clair. Voilà. Donc, euh, on, on, alors on, on parlait de la femme de Luc, mais ça peut être aussi, évidemment, bien évidemment, des, des messieurs. Hein. Donc, faites attention, c'est très dangereux. Jean-Luc, on va se retrouver dans un instant Avec plaisir Vous avez vu, Claire Cicaglini arrive, donc ça veut dire que les infos sont bientôt là. On va retrouver la météo aussi. Et on revient pour notre deuxième partie dédiée à l'automobile avec Jean-Luc La Caravane. Qui sera à l'honneur Avec les Gypsy Kings qui seront là aussi Ah, C'est oui, spécialiste spécialistes de caravane Bamboléo, et euh, etc ouais, ouais, ouais. Ah, la ça, va, ça va être sympathique Et puis on parlera aussi de vélo C'est vrai qu'il y a quand même certaines règles à respecter quand on fait du vélo On en parlera avec une spécialiste Et Jean-Luc bien sûr 3216 <rire> 32 ou bien auto.rmc.fr A tout de suite Le week-end des experts sur RMC Votre auto Les Ormes de Cambrasse Qui nous fait découvrir des vins fruités nés sous le soleil Les Ormes de Cambrasse Qui nous fait déguster des vins ronds et frais, qu'ils soient rouges, blancs ou rosés Les Ormes de Cambrasse Qui nous propose un grand choix de cépages et toujours un vin à notre goût Les Ormes de Cambrasse Et où tout le monde se retrouve Eh oh Les armes de Cambras. Les Ormes de Cambrasse, Ormes de Cambras, vin du pays d'Oc. Tout le monde se retrouve sous les Ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe. Une Dream Team. Et maintenant, qui nous propose aussi des vins moelleux, blancs ou rosés à déguster bien frais Les armes de Cambras. Tout le monde se retrouve sous les Ormes de Cambrasse. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Attention, Valentin Maillot. Je sais que vous avez envie de chanter là, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. On va parler de moment. la météo. Et oui, on parle de la météo. Bonjour François. Bonjour, bonjour. à tous. Ça s'améliore, quand même, côté ciel. Même si ça reste un peu chargé sur l'est du pays encore aujourd'hui, de l'Alsace à la région Paca et sur la Corse. Les nuages sont encore prédominants, mais les averses peu nombreuses et surtout assez localisées, notamment sur la Côte d'Azur et puis encore des coups de tonnerre sur le relief corse et sur les Alpes cet après-midi. Sur la Bretagne et la Normandie, là aussi, un ciel chargé ce matin, des nuages qui pourront donner ça et là quelques gouttes dans l'après-midi sur les côtes. Ailleurs de la frontière belge aux Pyrénées en passant par l'île de France, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine. On attend une journée vraiment agréable, ensoleillée dès ce matin d'ailleurs. Et puis demain et mardi, lente amélioration avec un ciel qui va petit à petit se décharger des nuages. Le soleil sera bien plus présent en tout cas sur une grande partie du pays. Et puis à partir de mercredi, on retrouvera un temps estival partout. Les températures sont globalement de saison avec cet après-midi 22 degrés pour Brest et Cherbourg. 24 à Biarritz et Aurillac, 26 degrés à Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand.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 C'était RFC, il est 9h. Toute l'actualité maintenant avec Claire Tchekaglini, Bonjour Claire. Bonjour. Une 21e et ultime étape pour une troi... un troisième sacre, celui de Chris Froome, et un exploit, à la deuxième place au classement général de Romain Bardet. Arrivée sur les Champs-Élysées ce soir du Tour de France, une arrivée sous haute surveillance. Un crime prémédité. Le tueur de Munich avait attiré ses victimes au McDonald's via un message Facebook. Retour progressif à la normale à Nice, plus d'une semaine après l'attentat sur la prom, Le secteur du tourisme souffle un peu. L'un devrait entrer dans l'histoire du Tour avec un troisième sacre, l'autre dans le cœur des Français avec une deuxième place sur le podium. Sauf accident, Chris Froome remportera à nouveau la grande boucle après ses victoires en 2013 et 2015. Romain Bardet devrait conserver sa deuxième place. La dernière étape de montagne hier, Pierre-Yves Leroux n'a pas permis aux Français de renverser la tendance. À un seul moment, Vincent Lavenu, manager de l'équipe AG2R, a pensé que son poulain avait la possibilité de ravir le maillot jaune. On a eu des informations par les coureurs dans le peloton, on pensait que Fromm était en difficulté, donc c'est pour ça que dans la ramasse, on a deux coureurs qui se sont mis à accélérer un petit peu, mais bon, euh, jamais la Sky n'est en difficulté, donc là, la, la victoire de, de Fromm est bien méritée, bien évidemment. La deuxième place, donc, pour Bardet, qui comme vendredi, après sa victoire à Saint-Gervais, avait besoin de se pincer pour réaliser qu'aujourd'hui, il montrait sur la deuxième marche du podium sur les champs élysées J'ai du mal à prendre du recul, c'était oui, inimaginable pour moi et j'ai encore vous beaucoup de mal à réaliser, Ça, tout se passe très vite. Je pense qu'il va me falloir un petit peu de temps pour... Euh comprendre ce qui m'arrive. En début de soirée, Romain Bardet regardera le maillot jaune sur les épaules de Chris Froome et imaginera sans doute que l'an prochain il aura peut-être la possibilité de le devancer. Une possibilité que n'exclut pas Nicolas Portal, le directeur sportif de Chris Froome, impressionné par les dernières performances du français. On ne l'a pas laissé partir. C'est non, non, tout à son honneur. On n'a jamais dit Bardet euh, il a jamais eu de cadeau. Hein. Donc euh, c'est pour dire euh, s'il progresse, ça va être compliqué pour nous parce qu'on sait, on sait ce qu'il vaut on sait qu'il cave de grands coups. Et puis, à Dauphiné, on a eu du mal à un moment donné de le rechercher quand il s'est tout échappé avec Pinot. Donc, euh, c'est déjà un coureur qu'on ne laisse pas partir, quoi. ça c'est sûr. Donc, euh, pour qu'il fasse deuxième, chapeau à lui. Quoi. Nicolas Porta, le micro RMC de Georges Quirino. Et si au classement général, il ne devrait pas y avoir donc de surprise, reste une inconnue, le vainqueur de l'étape, l'une des plus prestigieuses du tour. Le sprinteur français Brian Coca a en tout cas hâte de se frotter au pavé parisien. Je suis impatient, ça fait depuis, depuis l'an passé que, que je pense à cette étape les, les Pyrénées, les Alpes se sont bien passées, c'est fatigant pour tout le monde Après je pense que pour un grimpeur j'ai pas trop mal passé à la montagne et Dès, dès qu'on arrivait dans les Alpes, notre objectif nous, c'était les, les champs Élysées. Dans ma tête je peux battre n'importe quel sprinter Alors, Sur des arrivées spécifiques certes, mais je pense qu'une arrivée comme les Champs ça, ça me convient bien Donc on, on va faire le max et, et j'espère qu'on ouais, va passer un bon moment euh, ce soir après une belle Et puis, bien sûr, les Champs-Élysées seront sous très haute surveillance cet après-midi. Risque d'attentat oblige Clément Frayoli. Oui, la préfecture a annoncé la mise en place d'un important service d'ordre pour garantir au mieux la sécurité des spectateurs. Le parcours des coureurs sera jalonné de policiers et des barrières seront installées tout autour du secteur des Champs-Elysées. Ce secteur sera également soumis à des mesures spécifiques tout au long de la journée. Interdiction d'objets pouvant servir d'armes comme les bouteilles en verre ou encore interdiction de consommer de l'alcool en dehors des restaurants et des débits de boissons. Les feux d'artifice et les pétards seront eux aussi prohibés. Enfin, les terrasses de l'avenue des Les Champs-Élysées devront être fermés et vidés de leur mobilier, comme les chaises, les tables ou les parasols pouvant servir de projectiles. RMC 9 h 4 à Munich. Bougies bougie et fleurs ont été déposées durant toute la journée hier devant les lieux de la tuerie. Du côté de l'enquête, le scénario se dessine peu à peu. Léa Zachary, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC dans la capitale bavaroise. Qu'a fait le tueur pour attirer ses victimes À l'aide d'un faux compte Facebook, David Ali Samboli a proposé à plusieurs jeunes de le rejoindre au McDonald's du centre commercial Olympia Park. Sous le pseudo de Selina, un prénom féminin turc, il faisait miroiter à ses victimes des offres spéciales ou des réductions. Le jour de la fusillade, il a même posté ce message. Allez, on se voit tous à 16h au McDonald's, près du centre commercial. Un piège qu'il aurait également tendu à son meilleur ami, lui donnant rendez-vous là-bas le jour de l'attaque. Ce n'est pas la première fois que le jeune homme évoquait le pour y commettre une tuerie. Déjà, quand il jouait sur des plateformes de jeux vidéo en réseau, il aurait proposé à ses copains de venir le rejoindre au McDo pour les tuer. Pour l'instant, on ne sait pas si des personnes ayant vu ces messages Facebook se sont rendues au McDonald's. Ce qui semble clair, en tout cas, c'est que le tireur visait principalement des jeunes sur les 9 victimes de la fusillade, 8 ont entre 14 et 20 ans. Léa Zachary en direct de Munich La policière responsable de la vidéosurveillance à Nice accuse Elle affirme dans un entretien au JDD avoir subi des pressions du ministère de l'Intérieur pour la rédaction de son rapport sur le 14 juillet Il lui aurait été demandé de mentionner la présence de policiers nationaux sur les lieux de l'attaque. La fonctionnaire parle même de harcèlement de la part de Beauvau Sur place, le tourisme redémarre peu à peu après l'attentat de la prom sur les plages privées. La baisse de la fréquentation était estimée à 30 voire 40% de pertes dans les jours qui ont suivi l'attaque, mais ça va un peu mieux ce week-end, comme l'a constaté Stéphane Burgat. En contrebas du lieu du drame, les plagistes à l'image de René Colomban se sont inclinés le temps du deuil. Avec toutes les, les fleurs, toutes les bougies qui étaient sur la promenade, c'était tout à fait humain et normal. Hein. On avait un petit peu l'impression de traverser un cimetière. C'était un petit peu difficile de venir se faire bronzer euh, en traversant ces zones. Et depuis que les fleurs, cierges et peluches ont été regroupées en deux points, la vie reprend tout doucement ici, comme sur la plage de Michel Delfré. Les soirées festives, comme on les connaît sur la Côte d'Azur, euh, c'est pas de bon goût. On imagine d'abord de recevoir les gens en fonction de leur état d'esprit. Moi, je pense qu'il faudrait redonner un peu goût au sourire sans tomber dans l'excès. Écoutez, hôtellerie, le pic des annulations a été atteint, chiffre-t-il et de nombreux touristes, c'est le cas de Trudy, ont maintenu leurs vacances ici. La vie continue, on n'avait pas de peur, c'était pas évident ça, non, mais on l'a fait, oui. Et pour les autres, les hôteliers ont dans l'ensemble proposé de décaler leur séjour à leur guise dans les 12 mois à venir. Trois personnes interpellées cette nuit dans le Val-d'Oise à Beaumont-sur-Oise après de nouveaux heurts avec les forces de l'ordre. C'est la cinquième nuit consécutive de violence après la mort d'Adama Traoré lors de son interpellation mardi. Retour au sport avec une décision très attendue du CIO qui sera rendue cet après-midi. Le comité international olympique doit dire si les sportifs russes peuvent ou non participer au JODRIO. de Rio. Compte tenu des affaires de dopage, les athlètes russes sont eux déjà interdits de jeu. Pour Valérie Fourniret, Fourniron, pardon, ancienne ministre des Sports et invitée de BFM ce matin, les instances olympiques ne doivent pas faire preuve, ne doivent faire preuve d'aucune faiblesse. On attend beaucoup de fermeté du CIO, pas de demi-mesure. Le rapport euh, McLaren montre que l'ensemble du système de dopage russe est une organisation au plus haut niveau. Et euh, c'est important de lever l'OMERTA. À chaque fois qu'on lève l'OMERTA, la lutte contre le dopage progresse. Et aujourd'hui, euh, on attend effectivement que le comité international olympique prenne des décisions extrêmement euh, fermes. En Formule 1, départ à 14h du Grand Prix de Hongrie, cet après-midi Nico Rosberg sur Mercedes a signé le meilleur temps des qualifications hier juste devant son coéquipier Lewis Hamilton Vous écoutez RMC, il est 9h passé de 8 minutes, pour l'heure c'est François Sorel, les experts et les pronostics Avec un tiers écarté qu'un plus cet après-midi, donc Claire à Maison Lafitte Sébastien Laras tente un coup de poker avec le 10 Belcanto et le 3 Valec Brahim Asloum reste fidèle au 4 V2 et Laurent Guédard quant à lui aime le 2 Mogadiscio et le 15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 1h08, un excellent dimanche avec nous et de bonnes vacances aussi. Peut-être êtes-vous en train d'en profiter, peut-être que vous venez de commencer euh, vos vacances. Eh bien, profitez-en. Sachez que Jean-Luc est à mes côtés jusqu'à 10h. À partir de 10h, vous retrouverez les GG du sport. Et pour cette deuxième partie dédiée à l'automobile, Jean-Luc, on va débuter par les caravanes. Exactement, le retour de la caravane. Si on en croit les chiffres officiels, figurez-vous qu'en France... Il y a plus de caravanes que de camping-cars J'étais ah oui. relativement surpris quand j'ai vu ça Il y a 400, 4, euh, 474 400 caravanes Je compte pas la vôtre hein. Ah oui. euh, Et 436 200 camping-cars Ouais, vous, vous rendez compte. Vous vous, dingue, dit, vous tirez ça. la caravane avec avec la Fuego, c'est ça Ah bah c'est quand même le combo parfait, non Oui, oui, c'est vrai. C'est donc... vrai. Alors, on, on, y a, y a, vous savez qu'il y a, y a une tendance qui s'appelle le rétro camping, <rire> où on a euh, des vieilles caravanes, des vieilles autos, et puis <rire> on embouteille les routes. Non, non. Plus sérieusement, c'est vrai que ce marché de la caravane qu'on pensait euh, totalement en perte de vitesse ne se porte pas si mal que ça, puisqu'il enregistre même une hausse des immatriculations de 1,2% pour ce premier semestre 2016. J'ai été le premier surpris, d'ailleurs, oui. en découvrant ces mm -hmm. chiffres. Et euh, je me suis dit, ben, penchons-nous sur la caravane. Et ah, penchons-nous même dans la caravane, pourquoi pas Et nous avons avec nous alors deux invités. Frédéric Lutz, qui est journaliste de la presse spécialisée pour le monde du plein air. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour. Et puis François Feuillet qui est président d'Uni VDL, c'est le salon des véhicules de loisirs et du groupe Trigano. Euh, bonjour François. Bonjour ah, François. Ouais, bonjour François. Là, a... bonjour. bonjour. Bonjour François. Bonjour. <rire> bon Frédéric, pour commencer avec vous, euh, la, la réglementation en matière de caravane, parce qu'on peut pas faire n'importe quoi en matière de caravane. Alors, vous parlez de quoi exactement? De code de la route, de stationnement? Ben non, mais par exemple, François qui part avec sa, sa fouetgo et la, et la caravane euh, derrière, euh, bon, qui n'a pas alors, de permis adapté, euh, c'est pas, pas normal. Les... Voilà, on va parler du permis de conduire. Hein. Euh, premièrement, alors, en préambule, pratiquement toutes les voitures ont un poids tractable. C'est-à-dire, on prend sa carte grise. Sur les nouvelles cartes grises, on a la mention F2 qui correspond au poids total autorisé en charge. D'accord. Mention F3 qui correspond au poids total roulant autorisé. Les, ces deux appellations-là, ça correspond aux anciennes cartes grises. Donc, mention F2, F3, c'est sur les nouvelles cartes grises. En ouais. faisant la déduction F3 moins F2, on a un poids tractable. Oui Homologué par le fabricant, parfois on a plus dans le livret technique, mais on ne va pas rentrer dans ce détail, parce qu'il s'agit du report de charge, euh, je dirais, pour des cas exceptionnels. Donc le poids tractable que l'on a homologué par le fabricant auto permet d'avoir un poids de caravane que l'on va pouvoir tracter dans, en toute sécurité. Bien. À partir du moment où on a ce poids, on va se pencher sur la catégorie de permis de conduire. Actuellement... Alors, actuellement, pour les caravanes de tourisme et le marché français, je dirais que le permis B correspond à environ 80% des cas. D'accord. Donc, de avec un permis voiture classique, on peut déjà tracter une caravane absolument, sans absolument. avoir de permis alors, spécifique. Hein. Alors, absolument. Alors Je vous explique, parce que c'est un petit peu long et complexe quand même. Donc, le code de la route donne, pour le permis B, la possibilité de tracter avec un véhicule ne dépassant pas 3500 kg, donc un véhicule VL, hein, comme on dit, véhicule léger, une remorque de 750 kg. Hein. Si la remorque ou la caravane dépasse 750 kg, à ce moment-là, on, on peut rentrer dans une autre catégorie de permis. Alors, si la somme caravane plus voiture ne dépasse pas 3500 kg, on est... Dans, dans le cadre du permis B, si ça dépasse jusqu'à 4250 kg kilos, là, il faut une extension qui s'obtient en auto-école qui s'appelle le B96. Okay. C'est une formation de 7 heures qui coûte environ 500 euros. Ah quand même, ah, oui. Et, de, et dans laquelle vous, vous vous faites du maniement de remorque ou c'est purement... Alors, on, a, euh... on, a une, euh, on a une formation théorique, et une formation à la conduite, mais ce n'est pas un examen. D'accord. considéré par le code de la route comme une extension du permis b D'accord, donc il y a pas, on, on est on est sûr de l'avoir en gros quoi. On fait la formation, Alors, on, est on est sûr, sûr de, de l'avoir. C'est une formation comme cela existe également pour le scooter. D'accord. Ah oui. Ah, et voilà, et est-ce bon. que les, les caravanes sont immatriculées ou pas Alors les caravanes sont soumises au régime de la remorque, c'est-à-dire que dès que le PTAC le poids total en charge autorisée, dépasse 500 kg, il faut une carte grise. D'accord, mais si c'est moins, par exemple la caravane de François qui est ridiculement petite et très moche, mais ça c'est une parenthèse, euh, elle fait moins de 500 kg, donc c'est la même immatriculation que le véhicule Alors si elle fait moins de 500 kg, c'est la même immatriculation de la voiture qui la tracte. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut changer de plaque si le véhicule tracteur change. Alors on va en revenir au permis parce que j'ai pas fini. Oui, donc oui. on a le permis B qui correspond à la majeure partie des cas. Le permis B96, donc, qui permet d'avoir un attelage qui ne dépasse pas 3500 kg de somme de PTAC, mais quand la caravane dépasse 750 kg, vous voyez, donc, c'est assez complexe, je me permets de le répéter. Oui, oui, c'est complexe, oui. Au-delà -au de 4250 kg, c'est-à-dire quand la somme voiture plus caravane dépasse 4250 kg, c'est-à-dire le cas de gros 4x4, par exemple, là, où on entre dans la catégorie BE. oui alors C'est un vrai permis de conduire où si l'on a plus de 5 ans euh, de permis B, il faut repasser également le code. Après, on a une formation euh, sur euh, la conduite euh, avec une grosse remorque ou une grosse caravane en mmh. agglomération et on a également une épreuve de manœuvre. D'accord. Ouais. Donc c'est compliqué, quoi. Ouais, Frédéric euh... Restez oui. avec nous parce que Michel nous appelle au 32-16. Oui. Bonjour Michel. Oui, bonjour, bonjour les experts. Bonjour, bonjour Michel. Monsieur Michel. Alors bon vous êtes caravanier. Oui, caravanier. D'accord. Caravanier. Et ma question pour Jean-Luc qui, qui préconise toujours essence ou, ou diesel, euh, mon souci est le suivant c'est que je fais moins de kilomètres maintenant, je mets à peine 12 000 avec mon véhicule. Mais par contre, j'en fais 3000 entre 2000 et 3000 avec la caravane. Avec, alors, le, chat, avec ouais. le chat qui est coincé et, dans la caravane, on l'entend derrière. Derrière. Son... derrière. Oui, alors oui. D'accord. Et alors, ben, mon, mon problème, c'est que ce que j'entends toujours entre le moteur, la puissance, le couple surtout. Oui, non, c'est le couple qui compte, ouais. c'est pas la puissance. Hein. Ouais, euh, ouais, parce qu'une Ferrari, ouais. pour tracter une caravane, c'est pas bien du tout. Hein. Ouais, est enfin, ça. quoi <rire> qu'il qu y ait du couple. Mais c'est vrai, vrai que de, dans votre cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moment du démarrage, je ne pas être obligé de faire patiner trop l'embrayage qui va s'user exagérément, donc d'avoir beaucoup de couple au démarrage, et c'est vrai que les moteurs diesel offrent cet avantage par rapport aux moteurs essence. Voilà, tout à fait. Mais donc, et ça, et puis, bon, euh, éventuellement, je fais de la montagne avec. Donc, euh, ah ouais. là, ça me, pose, ça me pose problème. Mais sur un petit kilométrage dans l'année, c'est ça le... le oui, euh, mais, mais, mais là, l'usage que vous en avez, sauf à prendre un gros moteur essence, hein, parce que vous prendriez un, un gros V8 à compresseur, <rire> comme ça existe sur certains SUV, vous n'auriez pas de problème pour tracter. Mmh. Mais, mais euh, dans la grande majorité donc, des cas... il vaut mieux cas, avoir le couple du diesel. Exactement, il vaut mieux avoir... De, parce que les, les petits Moteurs essence en général ont oui. des cylindres plus faibles, Et même s'ils ont du couple oui. euh, sur sur les nouveaux moteurs Certains on a beaucoup moteur, de couple à bas régime mais ils sont le, pas le, le, ils sont voilà. pas suffisamment le costauds le moteur souffre, là, ce -là. Ils sont pas suffisamment costauds puis le deuxième gros problème c'est que euh, un moteur essence même turbo très sollicité va avoir une consommation qui va grimper exponentiellement alors qu'un moteur diesel à partir du moment ouais. où il est beaucoup sollicité, va avoir une consommation qui reste raisonnable. Donc, dans, dans ce cas-là, dans le cas de, effectivement, tracter une caravane, le diesel conserve un avantage indéniable sur les modèles essence. Voilà, Sauf à prendre, non. comme je vous disais, non, euh, il y a un, gros moteur, prenez un Range Rover avec un moteur euh, ouais. V8 à compresseur, euh, là ça, ça marche Derek très bien. Frédéric, Oui. Vous, vous vouliez dire oui. quelque Alors, chose Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, le diesel est préconisé en traction parce qu'il a du couple à très bas régime et donc ça permet, je dirais, entre guillemets, d'arracher la charge. Euh, maintenant, une fois qu'on est lancé, Euh, alors, ce qui est un petit peu plus compliqué avec l'essence, bien sûr, mais le l'essence également est tout à fait euh, possible en traction. Euh, je dirais ce qu'on préconise, nous, au magazine, c'est d'avoir toujours une motorisation un petit peu surdimensionnée, c'est-à-dire que maintenant... On a globalement des motorisations qui débutent à 100, 110, 130 chevaux. Donc je dirais que c'est le minimum pour tracter dans de bonnes conditions et d'avoir surtout euh, de la puissance disponible sous le pied si on doit faire un dépassement, par exemple. Alors après, en ce qui concerne la mmh. montagne, la plupart des fabricants auto signalent dans leur livret technique que par tranche de 1000 mètres, on réduit... Euh, D'autant l'aptitude traction, c'est-à-dire en général, c'est 10 à 12%. Voilà. Voilà. Frédéric, vous restez avec nous. Euh, merci en tout cas, Michel, pour votre appel. Si vous avez des questions sur les caravanes ce matin, profitez-en. On en parle jusqu'à 9h30. Et nous accueillerons aussi François Feuillet dans une minute. Voilà. Et bien, avec plaisir, euh... Et François. Le 3216 est à votre disposition ou auto@rmc.fr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre auto.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 RMC, le week-end des experts, 8h10h, votre auto, François Sorel, Jean-Luc Moreau. D'abord 20 c'est RMC le Week-end des Experts. Jean-Luc, on est dans la caravane. Alors, on Exactement. Va on ouais. part ensemble en vacances, si vous voulez. Tiens, ça va pas être possible. <rire> ça va pas être possible. Non, bon. on est en train de parler de caravane, ouais. un, un marché qui, euh, ça m'a surpris, euh, est en augmentation depuis le début de l'année. Alors bon, on a compris que euh, un des inconvénients de la caravane par rapport au camping-car, c'est que, euh, en fonction du véhicule qui va tracter, d'abord, il faut un véhicule spécialisé, entre guillemets ou plutôt ah oui. adapté à l'attraction d'une caravane ça c'est la première chose et puis euh, il peut ça peut être relativement complexe en matière de permis de conduire cela dit on a on a compris euh, comme nous l'expliquait frédéric Lutz, que plus de 90% pour, dans, dans plus de 90% des cas le permis b était suffisant pour tracter une caravane alors maintenant j'imagine que les caravanes ont beaucoup évolué depuis euh, les années 50 où c'était mm -hmm. la grande mode euh, on a avec nous françois feuillet bonjour françois Rebonjour, Re -bonjour, bonjour Alors dites-nous les, les caravanes modernes par rapport euh, aux caravanes de, de l'enfance de, de François Sorel. Euh, ça a évolué comment entre l'après-guerre la, la, et aujourd'hui euh, Je pense que d'abord que les caravanes sont beaucoup allégées euh, parce que les, les problèmes de traction étaient, euh, étaient autrefois très importants. Il fallait avoir une, une grosse voiture, une grosse frayate ou une grosse... Euh, la voiture pour pouvoir tracter alors que maintenant on arrive à tracter avec, euh, avec la voiture de tous les jours avec la voiture de monsieur tout le monde euh, donc ça c'est le premier, premier élément le deuxième élément c'est que l'équipement est devenu un peu plus complet et euh, cet équipement combiné à l'équipement des, des campings qu'on appelle maintenant hôtellerie de plein air fait qu'on a un confort euh, extrêmement, euh, extrêmement important dans les, caravanes, dans les caravanes modernes qualité du, du couchage Euh, qualité, euh, bien sûr, de, de la partie euh, dînée, et euh, bien sûr, euh, la possibilité d'étendre la surface, de doubler la surface de la caravane avec un auvent, c'est-à-dire un, un, une pièce de, de textile qu'on met devant euh, et que, qui va permettre d'être de, dehors euh, une bonne partie de la journée, un peu comme, comme une terrasse devant une maison. Euh, par, par rapport à un camping-car, les équipements dans les caravanes modernes, euh, c'est la même chose C'est les mêmes sociétés qui, qui fabriquent les caravanes et les camping-cars. Et donc, on insiste on à une rationalisation, une normalisation des équipements. Ce qu'on pourrait dire, c'est que pour, pour, dans le souci de poids, les caravanes pourront avoir moins d'équipements, euh, puisque les terrains de camping dans euh, les lesquels les caravanes vont euh, stationner euh, sont équipés euh, réglementairement euh, de... Euh, de douche, de de de WC, de d'endroit pour faire la vaisselle, etc, etc. Oui, d'accord. On va pas avoir forcément ça d'ailleurs dans une caravane, alors que dans un camping-car euh, qui par définition peut euh, stationner presque n'importe où, où euh, il faut avoir tous ces tous ça, ces équipements-là. Y d'accord. Et donc ça, ça permet aussi d'être plus léger. Oui, et puis ça permet, j'imagine aussi, d'être beaucoup moins cher. Parce peu que... C'est moins cher, bah, bien sûr. La différence de prix est considérable. Voilà, les, si on peut comparer rapidement une caravane aujourd'hui premier prix, ça, ça démarre euh, aux bon, alentours de combien Une caravane de bonne qualité, ça, ça coûte entre 10 000 et 18 000 euros. D'accord. Et, et à l'inverse, un, un modèle très haut de gamme, il y a des, il y a des modèles qui, qui proposent... Il y a des salons, des oui. salons roulants. Il y a des quoi. salons roulants, oui, c'est vrai. Non, il, y a, il, y a des, il y a des modèles qui sont des modèles d'exception, mais euh, il y a des, des caravanes de très bonne qualité pour euh, 20 25 000 euros, par exemple. Oui, des caravanes de rockstar, avec tout ah ce qui... <rire> même des caravanes de monsieur tout le monde, parce que <rire> la caravane euh, du, des rockstar euh, bon, il y a la célèbre euh, Airstream américaine qui... a Ouais, tout en aluminium. Tout en ouais, aluminium ouais, ouais. Euh, avec des vedettes euh, qui font le festival de Cannes. Ouais, J'ai vu, vu que bon, ça mais... pouvait atteindre 100 000 euros, ces caravanes-là, c'est quand même... Euh... C'est dingue, ça Oui, ouais. ça c'est un phénomène de mode. Oui, c'est un phénomène de... de mode, en effet. Ce sont des jouets pour jean riches, Alors que la caravane, c'est quand même euh, le nirvana pour les gens qui veulent... Euh, vivre une vie euh, communautaire intéressante dans les terrains de camping, être libre de passer de terrain de camping à terrain de camping, pas avoir besoin de réserver comme dans le cas de la location d'un mmh. d'un C'est tout ça, c'est tout ça qui qui fait aujourd'hui euh, l'intérêt l'intérêt de la caravane et son renouveau, son renouveau en France, mais son renouveau aussi dans euh, de nombreux pays comme la Hollande, comme l'Allemagne et comme l'Angleterre. Pour... européen. François pour débuter dans la caravane, euh, c'est Vous, vous, vous, il faudrait peut-être mieux en louer une, non, pendant ces premières vacances pour voir ce que ça donne avant d'acheter, non Oui, on peut en louer. C'est pas, c'est pas difficile. On peut aussi acheter une caravane d'occasion parce que euh, quand on parle, comme vous avez indiqué, qu'il existe un parc relativement important, hein, pas loin de cinq cent mille caravanes disponibles, ça veut dire qu'il y a pas mal de transactions. Donc, on peut acheter avec un petit budget une caravane qui on va pouvoir. Euh, préparer et partir en vacances une année, mmh. euh, repartir au printemps, et donc se faire une idée avant de passer à une caravane François Feuillet, vous restez avec nous euh, Oui, Frédéric, Frédéric, aussi Frédéric aussi reste avec oui. nous, Frédéric. parce que Frédéric aussi. on va lui demander où est-ce qu'on peut stationner sa caravane, est-ce que je peux la poser dans la rue devant RMC par exemple Exactement, et puis moi j'aurais une question pour vous Jean-Luc, comment conduit-on une caravane Est-ce qu'il y a des euh... ah, bah il faut installer un volant dans non, la non, non, caravane est-ce qu'il y a des, des on va dire des des des précautions particulières des limitations de vitesse Alors aujourd'hui vous avez attendez, des Attendez attendez attendez je vais regarder ça clignote partout là. Ah mon dieu, c'est terrible. Ça clignote partout, on se croirait dans votre voiture. Ouais. Alors on va retrouver la météo, les infos et on revient, on parle de caravane et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez participer bien sûr. 32.16. Tiens, vous êtes un fan de caravane depuis peu ou depuis longtemps. Euh, Appelez-nous. Dites-le-nous. À tout de suite. Rejoignez les experts auto sur leur page Facebook. Votre auto sur RMC. RMC, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Cet après-midi, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Ah, oh, bouger, c'est bon pour la santé. Bouger C'est bon pour la santé. Bouger, c'est bon pour la santé. Cet été, qu'importe le ton, AXA Prévention vous le répétera encore et encore, parce que nous tenons à vous. Seuls 36% des Français ont une activité physique suffisante pour préserver leur santé. Pour rester en bonne santé, au moins 30 minutes de marche rapide, trois fois par semaine, sont conseillées. Retrouvez-nous sur axaprévention.fr et notre communauté sur Twitter à Taxa Prévention. découvrez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 Profitez de 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois, eh bien on vous le dit, une deuxième fois. La 108 Style suréquipée est à partir de 99 euros par mois, après un premier loyer de 2200 euros, avec trois ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. LLD 37 mois, 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détail sur PeugeotWebStore.com Allez, on sur la météo de votre dimanche sur AMSA avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour François. Bonjour à tous. Il va faire beau globalement mais ça reste encore un peu nuageux hein, quand même euh, aujourd'hui sur le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la région PACA et la Corse avec même des averses encore mais ce sera assez localisé notamment sur la Côte d'Azur. Euh, à l'ouest du pays sur la Bretagne et la Normandie, c'est aussi très chargé ce matin, euh, des nuages qui pourraient apporter quelques gouttes cet après-midi sur les côtes bretonnes, des averses donc un petit peu plus soutenues en revanche cet après-midi sur la Côte d'Azur et puis quelques coups de sur les reliefs du Jura, des Alpes et en Corse. Ailleurs, des Hauts-de-France aux Pyrénées, il fera beau aujourd'hui. Il fera beau aussi sur l'Île-de-France pour la dernière étape du Tour de France tout à l'heure sur les Champs-Elysées. Vraie amélioration sur tout le pays à partir de mercredi avec du soleil attendu partout. Du côté des températures, c'est globalement de saison. 22 degrés à Brest et Cherbourg cet après-midi. 24 à Biarritz et Auriac. 26 à Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand. 27 pour Bordeaux et Lille. 28 degrés à Bastia. 29 à Paris. 32 pour Marseille. Et Perpignan, et puis 33 degrés cet après-midi à Nîmes. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. KLC.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 devrait lui être sacré triple vainqueur du Tour de France ce soir. Enfin, c'est le Colombien Nero Quintana qui devrait se classer troisième. Pas de suspense, donc, en cette fin de, de grande boucle. Et pourtant, il y a encore une véritable inconnue. C'est ce soir, à l'arrivée du Tour, que sera dévoilé le nom du porte-drapeau français pour les JO de Rio. Ce devrait être soit le judoka Teddy Rainer, soit le basketteur Tony Parker. JO toujours décision cet après-midi du Comité international olympique concernant la délégation russe. Elle pourrait être totalement interdite de jeu pour cause de dopage. En Formule 1, départ à 14h du Grand Prix de Hongrie. Cet après-midi, Nico Rosberg sur Mercedes a signé le meilleur temps des qualifications hier, juste devant son coéquipier Lewis Hamilton. Romain Grosjean partira, lui, en 11 e position. RMC, 9h32. Tout de suite, le retour de François Sorel. Merci beaucoup, Claire. Claire Tchikaglini. Et puis, prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 10h sur RMC. On repart tout de suite dans ce rendez-vous auto. On parle caravane ce matin le 3216 ou auto-rmc.fr pour nous joindre et poser vos questions et témoigner, pourquoi pas, si vous roulez en caravane. A tout de suite. Si vos amis ne captent pas RMC, dites-leur qu'RMC est aussi en direct sur les applis tablettes et smartphones et à la maison sur leur box menu radio. Attention Jean-Luc Moreau, la question de David. Alors, vu qu'elle est un peu longue, c'est pas la question flash, c'est plutôt la question fleuve. Oui, Allez-y, allez, allez je vais essayer de faire une réponse dans, dans la foulée. Comme vous, j'ai eu la malchance de crever deux fois avec ma voiture dans les deux derniers mois. Je crois qu'il s'adresse à moi, là, visiblement. Je dois partir en Espagne cet été. Et je voulais savoir si la réparation du pneu qui a été faite présente un risque sur autoroute. Jean-Luc, première réparation chez Feu Vert avec une mèche en caoutchouc posée après démontage du pneu et deuxième réparation par l'assistance avec avec une mèche sans démontage du pneu. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe toujours procéder au démontage du pneumatique après une crevaison d'ailleurs les manufacturiers interdisent toute réparation sans démontage. Pourquoi Parce que quand vous avez crevé Le fait de rouler à plat risque d'endommager la structure interne du pneumatique. Donc un démontage du pneu permet de voir si, de, de voir si le pneu à doit être ça. remplacé exactement ou pas. Si vous faites une réparation par le l'extérieur, oui, il faut le retirer de la jante. D accord, d accord. Et, et l'examiner pour voir si le pneu a été endommagé. On comprend bien que si vous mettez une mèche par l'extérieur, outre le fait que ce genre de réparation un peu bricolage, peut présenter par la suite un risque de ce qu'on appelle crevaison lente, c'est-à-dire que ça va fuir légèrement par l'endroit où vous avez mis cette mèche si vous ne l'avez pas fait correctement. C'est surtout qu'on n'aura pas, au préalable, pu examiner le pneumatique. C'est vraiment indispensable. Donc. Quand Alors c'est vrai que parfois, pour se dépanner au bord de la route, c'est une solution. Mais ce que je vous conseille de faire si ce genre de bricolage a été effectué sur un de vos pneus, c'est ensuite de vous rendre dans un centre auto et oui. de faire procéder à une vraie réparation. On vous met un petit champignon à l'intérieur du pneumatique, ça permet surtout de vérifier qu'il est en bon état. C'est une opération qui ne coûte pas extrêmement cher, ça coûte moins de 30, de 30 euros dans n'importe quel centre auto. Et 32 16 -1 pour toutes vos questions, on vous attend RMC, c'est au 32-16 45 centimes la minute Et au 7 32 16 65 centimes par envoi plus près du SMS Le week-end des experts sur RMC obligé de parler bagnole dès le matin ne que ça, c'est mon métier, je suis garagé Votre auto Je rappelle que c'est ma fouégo qui tire le van, je dis rien François Sorel, Jean-Luc Moreau euh, C'est votre fouégo qui tire la caravane, c'est ça <rire> Eh oui, mais attendez, fouégo diesel, ça des potes les amis 9h35, dernière ligne droite de ce rendez-vous auto. Notez qu'on sera là dimanche prochain entre 8 et 10 et Jean-Luc euh sera à mes côtés aussi vendredi prochain puisqu'à partir de 14h, exceptionnellement RMC casse sa grille des programmes pour vous proposer le grand rush de cette saison 2016. Ce sera le grand chassé-croisé des Juliettistes et des haussiens. Évidemment, bison-futé, Bison voix euh, noir, il n'en peut plus. Et nous, on sera là pour vous accompagner sur la route des vacances. Le grand rush cette année, c'est 30 heures d'antenne non-stop. Je vais tenter de battre ce record et d'être avec vous pendant 30 heures sur RMC en non-stop. De vendredi 14h à samedi 20h. Vous ne pensez pas plutôt que c'est les auditeurs qui vont battre un record en vous écoutant 30 heures ah Parce que mais franchement, même déjà 2 heures c'est difficile. Je pense que eux ne pourront pas ah de toute façon. Ils vont façon, pas là, tenir, un faire personnel. un roulement. Oui. <rire> c'est le de cas de le dire. J'espère que justement, ils pourront faire un maximum de roulement. <rire> ouais. Ça, c'est ce qu'on peut souhaiter pour le Grand Rush. Bref, si vous voulez euh, participer devenir reporter d'un jour euh, lors de ce Grand Rush, on recherche nos reporters d'un jour. Parce que vous êtes sur la route à partir de vendredi prochain ou samedi, eh bien appelez-nous dès maintenant au 32 16 ou bien par mail grand rush tout grandrush toutaccroché.rmc.fr et euh, si votre candidature est sélectionnée on vous appellera régulièrement pendant toute l'émission comme ça vous nous raconterez comment se passe justement votre trajet pour aller sur la route des vacances. Il y aura des cadeaux à gagner et on a de très très beaux cadeaux à e tech cette année. Euh, Jean-Luc, on part caravane ce matin. Exactement. Et, et vous me posiez une question pendant la pause, vous me demandiez oui. si euh, vous pouviez habiter toute l'année dans une caravane. Exactement. Alors, c'est pas moi, c'est un auditeur qui nous posait cette question. Et madame Irma, euh... voyante extra-lucide, <rire> qui habite toute l'année dans une caravane. Et donc, c'est Kevin qui nous demandait est-il envisageable de vivre toute l'année en caravane et quelles sont les contraintes majeures et réflexes et, à adopter Eh bien, déjà, la, la question qu'on peut poser à, à Frédéric Lout, c'est euh, Frédéric, euh, une caravane, oui. on peut la stationner où Légalement, le chouement des caravanes est encadré, bien sûr, puisque c'est avant tout dans les terrains de camping aménagés pendant les vacances, bien sûr. En dehors de la période des vacances, on peut la laisser sur le terrain qui constitue son habitation principale ou dans des garages aménagés. Après, sur la route des vacances... On peut stationner partout, bien sûr, s'il y a de la place, parce qu'il faut quand même penser à la longueur de l'attelage. Alors euh, là encore, il faut se référer aux interdits municipaux qui peuvent euh, limiter le stationnement des caravanes. En termes de camping sauvage, le camping sauvage est réglementé en France, c'est-à-dire que théoriquement, on peut faire du camping sauvage, mais... Euh, Euh, à distance euh, importante des monuments historiques, des points de captage d'eau, des forêts domaniales, etc., etc. Il y a toute une réglementation qui fait que de toute façon, la caravane se destine naturellement au terrain de camping. C'est oui. euh, sa raison d'être. Mais, mais si François veut installer sa caravane chez moi, euh, il a besoin d'une autorisation alors, particulière. Si veut la laisser à demeure. Alors si, si vous habitez sur, euh, sur le terrain euh, avec votre maison, il euh, n'y a pas de demande à faire, alors, sauf si vous êtes dans une copropriété où là il peut y avoir effectivement ré une réglementation spécifique. Après, sur un terrain nu, en fait, au-delà de trois mois consécutifs ou non, ça c'est le code de l'urbanisme, il faut l'autorisation de la mairie. D'accord. Ah oui Vous devez, on peut pas faire n'importe quoi avec une caravane, non, quoi, c'est ça On peut pas faire n'importe quoi, effectivement. Bon, euh, c'est alors... la, la mairie qui gère, je dirais, c'est la, la mairie qui gère la plupart du temps le stationnement des caravanes sur des terrains nus. D'accord. Euh, François Feuillet, l'avantage d'une caravane, les avantages d'une caravane par rapport à un camping-car, c'est quoi bah, La caravane, c'est deux éléments. C'est d'abord un, un élément automobile qui se trouve devant. Et un élément habitation qui se trouve derrière, alors que le camping-car, c'est un seul élément habitation plus, euh, plus automobile. Donc euh, le côté sécable de la caravane, fait qu'on peut poser sa caravane quelque part, et après rayonner avec l'automobile autour, alors qu'avec le camping-car, euh, on a plus de difficultés, on est obligé d'emmener... Euh, Euh, l'ensemble, euh, l'ensemble, euh, ce qui peut être difficile dans certaines communes, euh, euh, ce qui oblige de ranger tout euh, chaque fois, etc., etc. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les camping-caristes utilisent beaucoup de vélos. Pour pour éventuellement se rayonner autour de, de l'endroit où le véhicule est stationné. Moi j'avais une petite question François et Frédéric concernant euh, l'attitude à adopter quand on conduit une caravane. Euh, on a eu pas mal de, de, de questions justement par mail. Que, quelles sont les précautions à prendre Est-ce qu'il faut rouler moins vite euh, Est-ce que alors bon on a bien compris qu'il fallait pour les grandes caravanes passer une mise à niveau du permis Mais si on a une petite caravane, quels sont les conseils que vous pourriez donner Frédéric Alors, tout d'abord, enfin, on a deux véhicules, donc il faut que les deux véhicules soient révisés, et alors, notamment pour les caravanes, ce qui est important de dire à vos auditeurs, c'est de bien vérifier la pression des pneumatiques, voilà, avant le départ, parce que la caravane a pu stationner plusieurs mois, donc ça c'est très important. Ensuite, c'est d'observer une bonne répartition des charges, pour justement ne pas avoir je dirais de problèmes dans les descentes puisque c'est souvent là où on voit les limitations de vitesse un problème de louvoiement après je dirais que la conduite d'une caravane on n'est pas là pour faire de la vitesse c'est une attitude détendue donc ce qui prévaut c'est le bon sens en général il n'y a pas de limitation de vitesse spécifique pour les caravanes légères il y en a pour les attelages lourdes où on limite sur autoroute à 90 km h mais de toute façon 90 km h c'est une allure je dirais raisonnable pour une caravane C'est vrai que quand nous effectuons des essais au magazine du plein air, parfois il nous arrive de rouler plus vite, mais c'est dans le cadre de tests auto, il mmh. n'y euh, a pas de, je dirais, il n'y a pas de, de mise en garde spécifique. Oui, mais... J'imagine qu'il ne faut pas une conduite nerveuse. Il faut. Euh, quelles sont les limitations de vitesse là Une conduite coulée, Il faut savoir anticiper le freinage parce qu'effectivement, donc avoir des distances de sécurité plus grandes. Le code de la route parle de 50 mètres parce que effectivement, il y a deux véhicules qui vont freiner en même temps. Hein. Euh, ensuite, avoir une conduite euh, qui garde de la réserve sous le pied pour les dépassements. Voilà. Et en permanence tendu, euh, bloqué sur un rapport, on n'est oui. pas à fond de 4 ou à fond de 3, en général on roule au couple, ce qui permet d'anticiper effectivement une difficulté ou un dépassement, après au niveau réglementation, le code de la route interdit euh, la troisième voie la plus à gauche quand on est sur une, une autoroute par exemple hein, ou sur une route à grande circulation on peut utiliser que les deux voies les plus à droite voilà ce qui est fait en termes de réglementation Dès que la caravane est plus large que la voiture et masque la visibilité arrière dans les rétroviseurs, donc il faut des rétroviseurs additionnels. Euh, voilà en mmh. gros on les principaux euh, gestes Adopté. Après, effectivement, dans les descentes, on voit souvent qu'il faut ralentir parce que c'est là où, en fait, la caravane n'est plus en appui sur la voiture, donc elle peut se mettre à louvoyer. Il n'y a euh... pas de limitation de vitesse spécifique pour les caravanes hein Alors, il n'y a pas de limitation, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de limitation de vitesse spécifique pour les ensembles légers. Pour les ensembles dont le PTRA est supérieur à 3500 kg, le code de la route impose la vitesse de 90 km/h sur route et sur autoroute. Mais là encore, je dirais que sur le marché français, ça reste relativement... Je dirais que ça concerne un quart des utilisateurs. Hein. Alors, Mais absence de limitation de vitesse spécifique ne veut pas dire faire n'importe quoi. Forcément, ouais. on anticipe sa conduite. On est, dans, on est en vacances et on a un deuxième véhicule mmh. derrière. Donc, en général, si on peut se contenter de 100 km/h, c'est déjà pas mmh. mal. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric Lutz, journaliste de la presse spécialisée Le Monde du plein air. Exactement. Merci beaucoup. On va juste préciser une chose qu'on n'a oui. pas dit. Personne dans la caravane, quand on tracte la caravane, on n'a pas le droit d'aller faire la sieste dans la caravane, par exemple. Oui, surtout si c'est nous qui conduisons. Oui. Yeah. <laughs> <laughs> <rire> et vous savez il y a des véhicules modernes qui sont équipés en plus aujourd'hui d'un système qui permet de stabiliser automatiquement ah oui. avec l'ESP en fait de la, la voiture, voiture. Ah oui. qui permet de stabiliser la caravane exactement, c'est à dire que si ouais. la caravane a tendance à se mettre à louvoyer dans mmh. une descente ou en ralenti par exemple la voiture, la, le, la voiture va compenser d'elle-même pour ça. neutraliser en fait ce louvoiement de la caravane. Jean-Luc on revient dans un instant alors je ne sais pas s'il si, euh, roule en caravane Lionel Robert. Mais il louvoie beaucoup par contre il louvoie ouais, beaucoup ouais, ouais, ça ah, c'est terrible en revanche il nous tutoie C'est ça. C'est ça. <rire> On en parle dans un instant. Le 32-16, auto-rmc.fr. Lionel Robert, directeur de la rédaction du magazine Automoto, sera avec nous, comme chaque semaine. à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre tour. Les JO 2016, c'est au Brésil. Oui. C'est sur RMC. Dès le 5 août, RMC passe en mode. Olympique, les légendes du cidre. En 500 et des Caïmans, le roi Arthur dégustait du cidre lors d'une croisière sur le Nil. Il tomba nez à nez avec Cléopâtre. Elle avait le profil à boire du cidre. Arthur lui en proposa. Choisis ton préféré. Doux, brut, rosé, à la framboise Celui-ci Hum, mmh, quel bouquet ce cidre à la pêche Vous avez du nez Cléopâtre euh, Non, je dis ça au pif oh, oh, oh. Bref, depuis ce jour, le cidre à l'apéro Quelle fraîche idée Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool RAUC jusqu'à 10h Votre auto, votre auto. Jean-Luc Moreau, François Sorel Il est 10h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts, l'automobile. Tiens Jean-Luc, on reçoit pas mal de questions concernant les caravanes. Celle par exemple de Frédéric qui nous dit euh, « J'ai une caravane sur BC de type Eriba, on va pas entrer dans les détails, tractée par une Lexus, une RX 450h. » Est-ce que c'est possible oui, Est-ce est... qu'on peut tracter avec une hybride parce que Oui, oui une hybride, alors, on ne peut pas Lexus. tracter avec tous les hybrides. Euh, par exemple, les Prius euh, des précédentes générations, pas la 4. Euh, on ne pouvait pas tracter parce qu'il n'y avait pas de système de refroidissement sur le moteur électrique. Parce qu'en fait, euh, sur le, le, le système utilisé par Toyota, on a toujours une partie de la puissance qui passe par la voie électrique. Donc si vous sollicitez beaucoup trop, c'est-à-dire avec une remorque ou une caravane, ce système électrique, il va s'échauffer. Et donc, il faut un système de refroidissement qui soit adapté, c'est-à-dire un refroidissement pour le moteur électrique. C'est prévu sur les RX, euh, c'est prévu maintenant sur la nouvelle Prius ça ne l'était pas sur les versions avant donc aujourd'hui, oui, on peut tracter avec les hybrides du groupe Toyota et avec les hybrides des autres constructeurs c'est toujours le cas, c'est des hybrides plus simples, c'est des systèmes hybrides parallèles Voilà, donc euh, Frédéric est rassuré. On accueille maintenant Lionel Robert qui là. Bonjour Lionel Bonjour Monsieur Lionel Robert, directeur de la rédaction du magazine Automoto Bonjour François, bonjour Jean-Luc. Bon, alors cette semaine, un gros bout quand même, la nouvelle Renault Clio, enfin je dis nouvelle Renault Clio, euh, nouvelle Renault Clio à l'essai, qu'est-ce qu'elle a vraiment de nouvelle cette Clio Franchement Oui. Pas grand-chose. Grand oh Lionel Merci Lionel, Merci, Lionel, Merci, Lionel. Lionel et, et, bon et bonnes vacances dans votre caravane. Non, non, mais la Clio, en fait, a-t-elle besoin réellement d'avoir euh, grand-chose de nouveau dans le sens où cette voiture est vraiment considérée comme la, la référence de la catégorie C'est la voiture la plus vendue en France même, hein La plus vendue, 13 millions d'exemplaires depuis son lancement euh, en 1990, de la première génération, ce qui en fait quand même, Jean-Luc, la française la plus vendue de tous les temps. Oh là là, de plus que la frigo Notamment. <rire> Notamment. Alors, plus sérieusement, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? Ben, quelques retouches esthétiques à l'extérieur. Feu, calandre qui euh, évolue très légèrement. Et puis, une qualité des matériaux intérieurs qui, a, qui progresse également. Ouais, Est-ce qu'elle avait et été surtout, beaucoup critiquée sur, la, oui. sur la, la, nouvelle, la, fin, la dernière Clio d'ailleurs? Tout à fait. Et qui s'améliore là, clairement. Et puis aussi et surtout, un, un nouveau moteur diesel. Euh, plus puissant puisque jusqu'à présent elle se contentait d'un DCI 90 chevaux et là maintenant elle, elle bénéficie d'une version 110 chevaux qui en fait vraiment une, une petite polyvalente capable de, aussi bien à l'aise, euh, aussi bien en ville que sur euh, longue distance. Cela dit tout ça coûte un peu plus cher maintenant puisque cette version euh, DCI 110 commence à 22 550 euros ce qui ah n'est ouais. quand même pas donné pour une soi-disant citadine. Oui. Bien voilà. évidemment. Alors, ouais. puisqu'on parle de trucs pas donnés, il euh, y a autre chose, mais là, ça s'adresse à une clientèle un petit peu différente, qui risque de, de faire de l'ombre à certaines mini, Fiat 500, enfin, toutes les voitures un petit peu tendance, c'est l'Audi Q2. Oui, l'Audi Q2. Alors, l'Audi Q2, c'est euh, l'arrivée la, d'Audi dans le premium, on va dire, des SUV compacts, euh, avec un engin qui... Euh, bah, qui Dès sa naissance, je dirais, est pratiquement promis au, au plus beau succès puisque sur cette catégorie, il y a relativement peu de concurrence en dehors de la Mini Countryman, qu'elle bénéficie évidemment de cette image. La Fiat 500 X aussi, non bon, peut un, Alors, peut On peut-être un petit peu plus grand. c'est vrai. Peut-on réellement les comparer parce que on est vraiment sur des marques à l'image radicalement différente. Ouais. 500 X, Fiat, une version plutôt voiture plutôt, on va dire, bon marché, accessible au plus grand nombre. Avec Audi, on est évidemment sur le premium. Les gens qui achètent ce genre de voiture recherchent surtout une, on va dire, un peu plus de prestance sociale. La voiture est évidemment beaucoup plus chère, donc on peut difficilement les comparer. On est plutôt sur l'univers Mini et avec un produit bah, qui euh, qui devrait faire son chemin, puisque euh, en gros il a cette euh, cette capacité d'être très polyvalent finalement, de mmh. pouvoir être aussi bien aussi à l'aise en ville que sur route. Et puis avec euh, avec toute cette qualité de fabrication propre à Audi, il devrait en faire un. Un joli sujet commercial. Voilà. Bon, une idée de cadeau pour Noël, pour votre femme, au cas où vous n'auriez encore rien trouvé. Par, par exemple. Voilà. Bon, en attendant, on va essayer de faire des économies, justement. Alors, vous avez fait une petite étude sur les autoroutes. Oui. Les moins chères et, et les plus chères. Alors. Voilà. Les moins on chères. Amusé, alors, on s'est amusé, en fait, à, effectivement, à calculer le coût au kilomètre de nos autoroutes françaises voilà. Donc on a ah. alors je pense que là on va -y. bien rigoler ou pleurer <rire> ça va définir nos vacances avec François alors, -y. alors c'est vrai que c'est tout à fait étonnant alors la moins chère, hein, il faut le savoir quand même eh ben, ce sont les, les habitants du Tarn notamment qui en profitent puisque c'est la 65, celle qui relie Toulouse à Albi où là on est assez curieusement à 2,46 centimes du kilomètre D'accord. Voilà. ça c'est la moins chère c'est la moins chère de France d'accord voilà. Euh, alors, vous vous êtes demandé, bien sûr, qu'est-ce qu'on a à l'autre bout Oui, oui, qu'est-ce qu'on a le plus cher, alors, on a plus cher alors La cinquantième qu'on connaît, nous, un peu plus sur, sur Paris, c'est la fameuse A14, vous savez, le, ouais. le, le tunnel. Le tunnel, évolue, oui. Tu, enfin, en partie, en tunnel, hein, qui relie Courbevoie à Orgeval pour aller récupérer la 13. Et là, les 20 km lorsque vous les prenez au moment où c'est le plus cher, car vous savez, ces autoroutes-là ont, ont une tarification variable en fonction de l'heure à laquelle vous les empruntez, vous payez quand même 8,30 les 20 km ce qui vous met quand même le kilomètre à 41 centimes. 50. Ah, ah oui, oui bah on n'ira pas en vacances là-bas alors, en fait. Ah, ah oui, c'est 20 fois plus cher plus plus temps plus temps temps que l'autoroute oui. du Tarn. Voilà. Exactement. Wow. Exactement. Bon. Alors, alors, entre temps, après, on a évidemment, dans l'intervalle, mmh. on a toutes les tarifications possibles, notamment une qui est très appréciable et très jolie, c'est la fameuse A75. Vous avez celle qui relie Clermont à Béziers. Oui. Qui est gratuite sur son, quasiment l'intégralité mmh. de son tracé, en dehors du viaduc de Rio, où là, vous avez à payer quelque chose. Ouais. Et puis, bon, c'est vrai que. À le... découvrir, vous pouvez découvrir donc sur auto-moto.com l'ensemble du palmarès. Parfait. Merci beaucoup Lionel. Merci Lionel. Et bon dimanche et bonnes vacances. Merci. À A bientôt. Jean-Luc, tiens, oui. euh, voilà, on Alors est en on vacances, peut... on est arrivé sur notre lieu de vacances, on a envie de laisser tomber la voiture, on a envie de faire du vélo. Exactement. Alors on a envie de faire du vélo, mais il faut pas faire n'importe quoi ah lorsqu'on qu fait du vélo. Il y a des règles du code de la route qui s'appliquent également aux cyclistes. Et... C'est très important d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est l'arrivée du Tour de France. Donc, on va voir si les coureurs du Tour respectent. <rire> respectent. Voilà, <c> <rire> ça. respectent bien, non, je plaisante. On a avec nous Céline Kastner, qui est la directrice du service juridique et des politiques publiques de l'Automobile Club Association. Bonjour Céline. Bonjour Bonjour Jean-Luc Boulogne. Alors, Alors, on est d'accord, les cyclistes doivent respecter le code de la route. Oui, le code de la route, c'est ce document très épais qui contient plein de règles pour les automobilistes, mais pas que. Mais elle, mais, euh... Alors, j'ai quand même une, une question. Vu qu'on n'a pas besoin de permis pour faire du vélo, comment mm -hmm. on peut connaître le code de la route euh, quand on fait du vélo Alors c'est une bonne question et ça, ça porte d'ailleurs le, le, le on va dire le principe de formation qu'on qu défend nous à l'autonomie club mais c'est vrai qu'on est supposé effectivement se renseigner et connaître les règles lorsqu'on on, on prend un voléo ou comme on prend une voiture. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites parce que nous-mêmes à l'Automobile Club qui défendons la, la formation et la, la sécurité routière, on se dit que ce serait pas mal d'envisager vraiment des formations volontaires et vraiment spécifiques pour les, pour les cyclistes. Il y a des choses qui sont faites au niveau scolaire qui peuvent être intéressantes, mais après, ce serait bien effectivement que ça, ça se poursuive pour les, pour, les, pour les adultes. Oui, alors bon, alors si on ne respecte ouais. pas le code de la route, on peut être verbalisé à vélo. Hein Exactement. Exactement, vous êtes verbalisable comme un automobiliste. La seule différence notable, comme C'est que même si vous êtes titulaire du permis de conduire, vous ne perdez pas de points lorsque vous commettez une infraction à vélo. Voilà, ça c'est la différence. Et il y a des villes qui expérimentent des dispositifs un peu particuliers, comme à Strasbourg. Ou lorsque les cyclistes sont verbalisés pour certaines catégories d'infractions, comme les feux rouges par exemple, ils bénéficient entre guillemets d'un montant minoré ou adapté euh, par le, le tribunal. C'est-à-dire qu'il y a une, des sanctions renforcées en termes de, de nombre de contrôles, mais euh, des dispositifs d'amende de, adaptés. D'accord. Alors François qui fait du vélo en, en écoutant son, son, iPod, radio. son iPod ou la radio, euh, on n'a pas le droit Non, on n'a pas le droit. Depuis l'été dernier, effectivement, il y a une interdiction de porter des oreillettes ou des casques qui émettent du son. Ça concerne les automobilistes, mais pas que. Là aussi, euh, c'est applicable aux cyclistes pour des questions évidentes de sécurité. L'idée, mm -hmm. c'est que le cycliste ne soit pas oui, enfermé oui. Euh, et, et soit attentif au bruit qui l'entoure, et notamment au bruit euh, d'un véhicule qui pourrait, euh, pourrait s'approcher de lui. À la clé, c'est quand même une amende de 135 euros. Ah oui, ça fait chaud, hein. Ouais. Voilà, qui peut être minoré à 90. Alors je, je le précise parce qu'on a parfois la question les prothèses auditives ne sont pas concernées par <rire> l'interdiction. Ah non, elles sont hein, même voilà. conseillées. Elles sont même voilà. conseillées, non, je voilà, pense. Parce que ça, ça n'émet pas de son, mais ça permet justement de mieux, de mieux les entendre. entendre donc, voilà, euh, exactement. Voilà, bon, il ça. faut aussi un vélo qui soit euh, équipé, euh, bon, d'un avertisseur sonore, euh, de freins, enfin, de, de, freins. de, de, de tous les équipements. Obligatoire et, et il oui. y en a pas mal. C'est-à-dire que si j'ai mon VTT avec euh, zéro feu, euh, pas de pas de sonnette, rien du tout, je peux être verbalisé. Oui, exactement, à hauteur d'une amende de 11 euros par élément défaillant. Ah D'accord, 11... c'est-à-dire si j'ai pas de, de, de, de sonnette, si j'ai pas de feu avant, si j'ai pas de feu arrière. Ça fait trois amendes à 11 euros, c'est ça Oui, parce que vous vous, êtes, vous vous ne respectez pas plusieurs, on va dire, du plusieurs articles du code de la route différents, et donc vous êtes verbalisable. Donc c'est vraiment important euh, de, de prendre soin de son vélo et puis de, de sortir équipé, parce que en, en termes de cohabitation sur la route, euh, c'est important. Alors dans le Tour de France, il y en a qu'un seul qui aurait le droit normalement de circuler sur la route, c'est le maillot jaune, parce que le gilet jaune ouais. est obligatoire euh, quand on est hors agglomération. Oui, le, le gilet est habilité à hectare quand vous êtes hors agglomération la nuit, mais éventuellement deux jours aussi quand la visibilité n'est pas bonne. Donc là aussi, à la clé, c'est une amende de 35 euros, euh, un peu moins cher effectivement pour les automobilistes, mais c'est une obligation. Alors le casque audio interdit, en revanche, euh, on conseille plutôt euh, le casque. C'est pas obligatoire en France, il y a des pays où ça l'est, mais euh, porter un casque quand on fait du vélo, ça, ça vous semble essentiel C'est plus que recommandé puisqu'on sait qu'effectivement euh, les cyclistes sont des, des catégories d'usagers extrêmement vulnérables hein, sur la route en termes de blessés, en termes de, de mortalité. Euh, normal, ils n'ont pas de carrosserie pour les protéger. Donc on peut tenter de remédier à ce problème en portant au moins un casque. Alors c'est vrai que ce n'est pas obligatoire, il y a des propositions de loi... Qui, euh, qui sont en cours, mais ce n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'il ne faut mmh. pas avoir l'initiative de le porter. Ça. Merci beaucoup, Céline. Merci, Céline. Merci, Merci à vous et bonne journée. <rire> Au revoir. Au revoir. Voilà. Euh, Jean-Luc, il faut quand même que vous terminiez bien le Tour de France, quand même, hein, cet après-midi. Je compte sur vous. Oui, bah, oui, ben, je vous, je vous ai dit, on va, on, on faire la, vous, côte, vous la le, côte de boeuf, Vous ouais. faites le tour de France de ouais. la Côte de bœuf, ouais. ouais. C'est quand même votre ouais. spécialité, hein. Bah, bah, Vous on êtes on est très bon, en... d'ailleurs, dans ce, ah, ah, dans cette oui, oui. catégorie, la, la Côte de bœuf? Trophée, le... ouais. de trophée des Grimpeurs. Trophée des Grimpeurs. La Côte de bœuf, c'est, c'est Trophée des Grimpeurs. C'est le maillot à poil qu'on décerne. C'est, c'est une nouveauté. J'en ai, j'en ai une autre, mais je peux pas la donner. Je la donnerai dans Brigitte, l'amourez-vous. Voilà. Ça, ça sera la semaine prochaine. Merci, Jean-Luc. On se retrouve donc vendredi pour le vendredi et tant pis pour vous. <rire> et voilà, Le Grand Rush sur AMC, j'aurai le plaisir de vous retrouver donc pendant 30 heures non-stop, en tout cas c'est le défi qu'on va essayer de relever, tous ensemble. Euh, et dans un instant, c'est les GG du sport avec Florent Gautreau, salut Florent. Salut à tous, effectivement les grandes gueules du sport, on va évidemment tirer le bilan de ce Tour de France. Froome, Froome va gagner le Tour, mais quelle place va-t-il occuper dans la légende, dans l'histoire du Tour Fait-il un, un beau vainqueur Le phénomène bardé que l'on va décrypter également, on va débattre de tout ça avec la Dream Team du Tour, on vous attend au 32-16, et puis on va se demander également quel champion pourrait succéder à Ino, à Onoa, à Prost, parce qu'on attend ces grands champions depuis plus de 30 ans. A tout de suite dans les Grandes gueules du Sport. RMC, 10h-13h, les Grandes gueules du Sport.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 L.L.D. 37 mois, 30 000 km, sous réserve d'acceptation crédit part. Détail sur peugeotwebstore.com. C'est l'heure de la météo des plages avec Valentin Maillot. Bonjour Valentin. Bonjour Florent, bonjour à tous et ce dimanche à la plage sera très agréable si vous êtes sur la côte atlantique avec un beau soleil qui va vous accompagner tout au long de la journée de la Vendée au Pays Basque. Ce sera légèrement plus nuageux sur le sud de la Bretagne mais les températures seront agréables de 23 à 26 degrés dans l'air cet après-midi. À Andaille vous nagerez dans une eau à 22 degrés, 24 degrés du côté du Farnien sur la serviette et puis sur les côtes de la Manche en Bretagne et sur le Cotentin ce sera un petit peu plus compliqué par contre de jouer dans les vagues aujourd'hui. Le apportera quelques pluies dans l'après-midi. En revanche, le Normandie au pas de Calais, on aura des éclaircies et puis toujours peu d'écart entre l'air et l'eau, comme à Célate la plage où vous aurez 20 degrés sur le sable et 18 dans la mer. On part au bord de la Méditerranée maintenant où il fera chaud aujourd'hui de 28 à 31 degrés sur la plage. 31 au Cap d'Agde par exemple où vous irez vous rafraîchir dans une eau à 21 degrés. Votre après-midi détente qui sera un petit peu plus écourtée peut-être sur les Alpes-Maritimes mais dans le Var où les averses et les coups de tonnerre sont attendus et puis des orages aussi prévus en Corse d'ailleurs. Seul le nord-est de l'île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 RMC les 10 heures, dans quelques instants, les grandes gueules du sport. Mais tout de suite, les informations avec Perrine Storm. Bonjour Perrine. Bonjour Florent, bonjour à tous. Trois semaines de coups de pédale, plus de 3000 km parcourus. Et enfin, le bouquet final, l'arrivée sur les champs Élysées. La 103 e édition du Tour de France prendra fin cet après-midi sur l'avenue parisienne, devant des milliers de spectateurs. Pour les fans de la première heure, pas question de rater ce final, malgré la menace terroriste. Clément Fraioli a rencontré un de ses inconditionnels.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 français ce soir sur les champs et puisque Romain Bardet devrait s'adjuger la deuxième place devant le Colombien